Bonsoir, 9 à 12 degrés la nuit prochaine avec des averses qui vont s'espacer, mais elles seront de retour dès demain matin et on craint à nouveau des orages qui peuvent s'accompagner de fortes pluies, voire de grêle. Maxima pour demain, un peu comme aujourd'hui, 15 à 21 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Le piétonnier du centre de Bruxelles est-il oui ou non rétrécit si le gouvernement bruxellois vient de tenir une conférence de presse Hélène Mackay nous dit ce qu'il a décidé. Cette fois, c'est la bonne, il y a un accord à la SNCB entre la direction et les syndicats. Accord ou plutôt préaccord. Nous allons en parler maintenant avec nos différents collègues puisque nous devons, 48 heures avant le début d'un préavis, signifier à la direction si nous le faisons ou pas. Mais enfin bon, les premiers signes sont clairs, sont nets. Vous aurez les réactions des syndicats et de la direction. Il avait jeté de l'acide sur une femme de ménage de Deleuze. C'était en février 2015. Le procès du suspect a commencé ce matin. Les Wallons vont devoir trier plus et mieux leurs poubelles dès l'an prochain. Qu'est-ce qui change concrètement On détaille ce plan déchet avec Rudy Hermans. Elle terrorise les jardins depuis quelques semaines maintenant. Les limaces envahissent nos potagers. Constat et surtout conseils pour les éliminer avec Catherine Tonero. Un choc 100% britannique cet après-midi à l'Euro, Pays de Galles, Angleterre. Le match des voisins vient de se terminer et les Anglais l'ont emporté sur le fil dans les arrêts de jeu. C'est l'heure du journal, sans vivacité avec Lionel De Denebourg. Bonsoir Lionel. Ah, bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Le piétonnier de Bruxelles est-il, oui ou non, réduit Depuis hier, fin de journée, les informations allaient dans tous les sens, rétrécit pas rétrécit Ce fameux piétonnier, le plus grand d'Europe, et mal aimé de beaucoup de commerçants et d'hôteliers, le gouvernement bruxellois vient de tenir une conférence de presse. Hélène Maquet, vous y avez assisté. Alors, quel est l'avenir de ce piétonnier Est-ce qu'il est finalement revu à la baisse Oui, ce que le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Yvan Maillard, vient d'annoncer, c'est en fait la réduction de la zone qui est exclusivement réservée aux piétons. Le piétonnier initial, le projet initial est divisé en trois zones distinctes. La bourse et ses alentours seront réservés uniquement aux piétons. La place de Brocaire devient une place réaménagée mais où deux voiries supplémentaires la traverseront, dont une voirie réservée aux services, réservée aux livraisons. Enfin, de l'autre côté du piétonnier, vers la La zone de Fontanas, le boulevard sera réaménagé, verdurisé, mais les voitures pourront y rouler. L'ambition, c'est de commencer les travaux dès la rentrée de septembre, dit-on en commençant euh, par la place de Debroucaire. Le chantier euh, à Debroucaire durerait deux ans. Tout cela euh, dépend tout de même de l'arrêt que le Conseil d'État prendra le 29 juin prochain et qui pourrait suspendre le permis d'urbanisme qui a été délivré. Merci Hélène Mackay, Yvan Maillor qui n'a pas commenté cet avis du, de l'auditeur du Conseil d'État. Information pourtant capitale puisqu'il suggère tout simplement de suspendre le projet du piétonnier. Et ça je cite pour des irrégularités graves. Euh, C'est encore un avis pour le moment puisqu'un juge tranchera à la fin du mois mais très souvent il suit l'avis rendu par l'auditeur du Conseil d'État. Après trois semaines de grogne sociale, la direction de la SNCB et les syndicats sont enfin tombés d'accord. Oui, Vous le savez, la question des jours de récupération avait mis le feu aux poudres le 25 mai dernier. Après une XIM réunion, la solution est donc tombée en début d'après-midi. Un accord ou préaccord pour l'instant. Enfin donc, Dominique Delal, puisque ces négociations paraissaient interminables. Les discussions ont été longues avec les périodes de tension, de progrès et de recul. Marianne Rouge est la responsable du secteur pour la CC Transcom. On ne peut pas parler de grande victoire syndicale évidemment, mais en tout cas, le mouvement aura permis à l'ensemble des partenaires de se remettre autour de la table et de trouver une solution qui agréera plus les agents que si on avait laissé les choses en l'état. Un peu amer aussi, Michel Abdissi, il est le président de la CGSP Cheminot. D'une très très mauvaise je dirais proposition, nous sommes devant, je dirais, une autre solution, mais qui est quand même mauvaise pour le travailleur. Les 4% annuels de gains de productivité d'ici à 2020 appellent au tout tard d'autres mesures, sans que le personnel en souffre pour autant. À la négociation du jour, Michel Bovy représentait les directions des différentes entités de la SNCB. Le gouvernement nous a imposé 4% par année, mais le gouvernement n'a jamais dit que c'était 4% qui devait venir sur le dos du personnel, pour le dire ainsi. Donc il y a d'autres mesures qui doivent être prises, sans doute. Ce sont des mesures organisationnelles, ce sont peut-être des mesures concernant certains processus. Une analyse générale des gains de productivité prévue pour le premier semestre 2017. Un reportage de Dominique Delal. Fin de la grève votée ce matin à la prison de Forêt. La La plupart des agents ne reprendront toutefois le travail que lundi prochain. Aucun couac pour le moment pour les examens en primaire et secondaire. Les épreuves externes du CEB, CE1D et du CESS qui se passent sans encombre, nous dit-on. Un ouf de soulagement. Donc pour la ministre de l'Enseignement, cette année pas de fuite des questionnaires sur Facebook. Il faut dire que les mesures de sécurité ont été drastiquement renforcées pour la distribution des questionnaires.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 Sa vie a basculé un jour de février 2015, ce jour où on lui a jeté de l'acide à la figure. Marina Teysen était une femme de ménage dans un Deleuze d'Anvers, une femme pétillante et souriante. Le 20 février 2015, elle est aspergée d'acide. Le suspect, un Irlandais de 42 ans, voulait faire chanter les patrons de Deleuze. Et pour montrer sa détermination, il aurait donc commis cet acte abominable. Son procès a commencé ce matin au tribunal correctionnel de Bruxelles en présence de la victime. Odile Leert a assisté à cette audience. Elle a subi pas moins de 15 opérations depuis l'an dernier, des greffes de peau notamment. Marina tessen garde le visage tuméfié, la peau tirée, le cou abîmé, même si elle peut à nouveau battre des paupières. J'ai mal chaque jour, ma bouche me fait mal. Je ne me sens plus heureuse. C'est l'été, tout le monde est beau, sourit. Mais moi, je suis mal elle dans ma peau. Chevaux, me elle a aussi définitivement perdu l'usage d'un œil. Malgré la douleur, elle tenait pourtant à assister à l'audience de ce matin. Je suis très émue. J'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait, de l'impact que cela a sur la vie de quelqu'un. L'expert explique en détail le calvaire qu'a vécu Marina tessen' ses brûlures au vitriol sur 12% du corps. Face à la douleur insupportable, elle a été plongée dans un coma artificiel et pendant plusieurs jours, son pronostic vital a été engagé. D'où le chef d'accusation de tentative d'assassinat pour le cahier Franken risque jusqu'à 20 ans de prison. Un compte rendu d'audience d'Odile Lehert. Autre procès qui a commencé devant la cour d'assises d'Arlon, celui de la mère et du beau-père de Celia. Ils sont soupçonnés d'avoir frappé et maltraité la petite fille de 20 mois, décédée en octobre 2013. Mohamed Amri et Ali Oulkadi, qui avaient aidé Salah Abdeslam à se cacher après les attentats de Paris. Les deux hommes peuvent être transférés en France. Une décision confirmée tout à l'heure par la Chambre des mises en accusation. Attentats, alerte à la Menaces menace avérée ou non, ces infos remplissent les journaux. Oui, et du coup, certaines décisions sont prises pour, par des entreprises, parfois, à titre de précaution. Exemple, la société AG Insurance, qui conseillait à ses quelques 3000 travailleurs de ne pas sortir. Pendant leur pause repas de midi, l'entreprise y avoir réagi à de nouvelles menaces d'attentats la société a finalement fait marche arrière. Alors va-t-on trop loin Faut-il parler de psychose Écoutez le psychologue spécialiste des émotions collectives, Bernard Rimé. Je pense que c'est un message qui est très très problématique parce qu'il ne peut que qu'attiser l'anxiété latente qui existe chez tout un chacun actuellement devant les, les faits récents auxquels nous sommes confrontés crée une sorte de, de, de climat général, d'anxiété relative. Alors évidemment, si on met en place des recommandations telles que celles qui sont proposées, c'est d'une certaine manière euh, euh, renforcer le sentiment du risque et renforcer le sentiment qu'il faut changer notre vie et qu'il faut modifier nos habitudes. Est-ce qu'on peut dire que finalement on est dans, un, dans une véritable psychose Ben, on n'est pas dans une psychose, mais il ne faut pas non plus nous y conduire. Parce que euh, il est très très clair que si on multiplie les messages d'alerte de ce genre, euh, que là, on a facilement les moyens d'attiser chez les gens une peur dont nous n'avons pas besoin. Une interview de Radia Sadani. Plus, euh, plus et mieux, voilà en résumé ce que devront faire les Wallons avec leurs déchets. Oui, le gouvernement Wallon a présenté les grandes lignes de son futur plan déchets, censé être prêt l'an prochain, en 2017. Rudy Hermans, bonjour. Je ne comprends pas, je suis passé sur la Rudy Hermans, est-ce que vous êtes avec nous, Rudy Rudy Hermans, qui ne nous entend pas, qui est censé être avec nous depuis nos studios à Namur, les studios de vivacité namurois. Ce n'est pas grave, on le retrouvera dans... Quelques minutes euh, pour faire euh, le point donc sur ces nouvelles règles qui vont bientôt entrer en application pour les déchets. En attendant, on passe à la suite avec les limaces. bah Oui, les limaces qui euh, s'attaquent à votre potager, c'est embêtant ça. Ben oui, aux miens et aux autres, les limaces qui sont la plaie des jardiniers et qui prolifèrent en ce moment à cause de la pluie. On chausse nos bottes avec Catherine Tonero et on file au jardin pour constater les dégâts. Luc le passe plusieurs heures par jour dans son jardin et il n'y a jamais vu autant de limaces. Elles sortent le soir, elles mangent la nuit et le lendemain quand elles partent ben, votre courgette est mangée jusqu'au cœur. Et Le cœur c'est ce qui fait la, la courgette donc vous n'avez plus rien. Quoi. Les dégâts sont nombreux dans son potager pour les limiter Luc a ses astuces. Je les attire avec de la bière et tout ça puis je les fais crever avec du sel et puis alors quand ça ne suffit pas je mets des granulés bleus pour continuer le traitement. Quoi. Sinon on n'a plus rien. Quoi. Du coup c'est la ruée sur les produits anti-limaces. Comme nous le confirme Raphaël Doneux, pépiniériste. On a vraiment une explosion au niveau des ventes de produits anti-limaces. Il y a une demande. On, je vais dire c'est quasi un des produits qu'on vend exclusivement à cette période-ci, alors que d'habitude, on n'a pas une vente comme ça à cette période-ci. C'est la solution radicale à base de métaldehyde à utiliser avec certaines précautions, Et Thierry de Rickel, horticulteur. Si vous protégez pas les prédateurs, à moyen-long terme, vous allez augmenter le nombre de limaces de votre jardin. Donc mettez ce produit sous des tuiles, de manière à ce que les merles et les hérissons n'aient pas accès à ces limaces mortes. Vous pouvez aussi, par exemple, acheter une petite poule anglaise. Si vous avez un petit jardin, ça va le décorer et elle mangera toute la vermine et insectes et autres limaces de votre jardin. Quoi. Et placez-y certaines plantes dont l'odeur fera fuir les gastéropodes. C'est le cas du fenouil, de la sauge ou encore du thym. Près d'un mois après le crash d'un Airbus de la compagnie égyptaire, l'une des deux boîtes noires a enfin été repêchée. Oui, celle qui enregistre les conversations dans le cockpit. La boîte noire est endommagée, mais les équipes de recherche ont pu sauver les données. Voilà qui devrait permettre de comprendre ce qu'il s'est passé lors du vol Paris-le-Caire. À bord de l'avion, il y avait 66 personnes. Écoutez ceci, Cyril, et après vous me direz si vous le reconnaissez. La Belgique est une ville magnifique. Alors, qui aurait pu prononcer cette phrase Alors, bah déjà, est, il n'est pas francophone. Non, il, il vient peut-être d'au-delà de, de l'Atlantique. De Tout à fait. Les propos sont de Donald Trump, le candidat républicain à la présidence américaine. La Belgique, une ville, on a quoi s'inquiéter. s'il il devient président. Autre symbole américain, Mickey s'installe chez les communistes. Disney a inauguré son premier parc en Chine. Aujourd'hui, à Shanghai, 390 hectares investis colossal de près de 5 milliards d'euros. C'est le sixième parc du groupe. Un Disney à la sauce chinoise avec mini en robe traditionnelle, nous dit-on. Et de la Chine, on revient en Wallonie. Et on retrouve Rudy Hermans. ce qu'on a retrouvé avec nous depuis nos studios à Vivacité. Bonjour Rudy. Oui, bonjour. On le disait, donc euh, il y a tout un nouveau plan déchets qui va entrer en application côté Wallon. On doit faire encore mieux, c'est ça l'ambition du plan Exactement, en 2000, on triait 55% des déchets Wallon. On est à 71% aujourd'hui, c'est mieux, et l'objectif est de faire encore mieux. Et si on se penche sur le recyclage, on est passé en 15 ans de 38% à 55%, et la volonté d'arriver à 68% en 2025. Pourquoi Eh bien parce que c'est bon pour l'environnement, mais aussi parce que le gouvernement Wallon parle ici de plan des déchets ressources, car ce qui est considéré comme un déchet par les uns peut être une matière première pour les autres. Vous vous souvenez de cette formule apprise à l'école Rien ne se perd, tout se transforme. L'ambition, c'est donc de développer les filières de de recyclage en Wallonie avec des emplois à la clé. Et donc on nous dit qu'on va devoir changer nos habitudes, ça veut dire quoi Rudy Actuellement la gestion de la collecte des déchets est variable en fonction de l'endroit où on habite, on trie beaucoup dans une série de communes, un peu dans d'autres et quasi pas à certains endroits. Dès l'année prochaine, les parcs à conteneurs permettront de mieux séparer les plastiques en tout genre, mais surtout d'ici 2025, il faudra séparer les déchets organiques, les restes de nourriture pour faire simple, les PMC et le reste partout en Wallonie. Ça se fera de manière progressive parce que c'est plus simple de gérer plusieurs poubelles dans une grande maison à la campagne que dans un petit appartement en ville. Alors ça, c'est l'aspect qui nous touche tous, les particuliers. Mais le plan, il va surtout impacter l'industrie. Les entreprises aussi vont devoir faire pas mal d'efforts. Oui, bien sûr, car l'industrie et les entreprises produisent annuellement 13 millions de tonnes de déchets. C'est 83% du volume total. Elles devront donc également améliorer leurs pratiques en fonction des secteurs d'activité. Deux exemples, plus de tri sur les chantiers dans la construction, où, et on a déjà parlé sur cette antenne, bannir les sacs à usage unique dans la grande distribution. Merci Rudy, Rudy Hermans avec nous depuis les studios de Vivacité à Namur. Ils sont britanniques, mais dans le football, c'est chacun pour soi. Angleterre, Pays de Galles, c'était le choc des voisins cet après-midi à l'Euro de football. Eric Libois, quel match palpitant. Et au bout, sur le fil, c'est donc une victoire pour les Anglais. Oui, la rose anglaise a dominé le poireau gallois, comme on dit, un derby très engagé, à défaut d'avoir été très relevé dans le jeu. Et comme souvent dans ce théro, eh bien tout s'est décompté très tard et les remplaçants jouent un rôle décisif en première mi-temps. Match dominé par les Anglais face au mur gallois, mais premier but par les Gallois, juste avant la pause. Via l'inévitable Garrett Bale, un coup franc sur lequel le gardien anglais se trouve lourdement. A la pause, l'Angleterre est donc quasiment éliminée. Le coach anglais fait donc monter deux attaquants et ça fait bingo. Le premier joker, Jamie Vardy de l'Ester, égalise à l'heure de jeu sur un cadeau gallois. Et puis finalement, la 92 e minute, but de Sturridge. Le deuxième joker lors du dernier rush, victoire donc finale du de buzin des Anglais qui prennent la tête du groupe devant Galles et la Slovaquie Gall qui attendaient une victoire face aux Anglais depuis 32 ans. Les Gallois ont donc rêvé mais ils ont finalement échoué. Ah, merci Eric Libois et les deux autres matchs du jour dans une heure, Ukraine, Irlande du Nord et Allemagne-Pologne au Stade de France sera sera à 21h. Euh, match qui retrouvera aussi les coéquipiers du Bayern, Lewandowski et Thomas Müller soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12ème diable. Luminus, à votre service. C'est l'heure de trouver tout de suite un point RTBF mobile info. Absolument Cyril et il faut être prudent en région liégeoise. De fortes pluies s'abattent sur notre région. Prudence bien sûr sur les routes. On a connu les, les orages qui sont passés par là. C'est vrai que ça ralentit pas mal entre Longsaint et Herstal. Alors dû d'une part aux travaux de Herstal mais aussi aux conditions climatiques. Des ralentissements sont signalés dans l'échangeur de Longsaint vers Aix. Un peu plus loin vous serez encore ralenti à partir de l'échangeur de Votem jusqu'au viaduc de Herstal. Dans l'autre sens c'est toujours à partir de Varchon que vous perdez 5-6 minutes jusqu'à au viaduc, mais vous serez ralenti encore entre Herstal et Haussard au niveau de recours et l'échangeur de Longcin Au bout de l'E42, Bierset ça ralentit vers l'échangeur de Longcin Sur l'A602, c'est à partir de Buranville que vous ralentissez jusqu'au grosses battes Des ralentissements le long de la dérivation à Liège. Et d'ailleurs, peu après le quai en direction de Bressou et par la suite en direction de l'E25, on nous signale des ralentissements au niveau de Droix. Cette grosse flaque d'eau, d'ailleurs, sous le pont. <rires>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 Il y a 50 ans, Auto 5 s'installait en Belgique. Les vieilles cadettes s'en souviennent. Ouais, je faisais du rallye. J'en ai bouffé du pneu Auto 5. Aujourd'hui, Auto 5 est toujours à la pointe de la technologie. Pour fêter ça, nous lançons 50 jours de folie, avec jusqu'au 7 juillet... Un bon d'achat de 60 euros à l'achat de 4 pneus Michelin. Depuis 50 ans... Qui dit Auto, dit Auto 5. Conditions sur Auto 5.be Vivacité et la Une présente. Amadeus. La confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Amadeus. Le grand spectacle d'été à l'abbaye de Villers-la-Ville. Prévente ouverte sur amadeus2016.be Avec la Loterie Nationale, le soir et le Vifle Express. Les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6400 euros, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre Conseil Schmidt. route du Condroit à Boncel, à nos CFM sur la route du 8 ou JC, chaussée de temps gras au cours. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur mesure n'est plus un luxe. Info et bonne humeur, le 8 mai, c'est sur Vivacité.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 5 à 7 avec Cyril. Ouais, ça fait plaisir, hein, comme tous les jours, de vous retrouver jusqu'à 19h pour ce 5 à 7. On va faire le tour de l'actualité et puis vous offrir des cadeaux aussi. Restez là, je vous reparle de tout ça dans quelques secondes. Dans l'actu, ce scandale dans les médias chez nos voisins français, mais chez nous aussi, on en parle. Il y a des sondages hein, qui sont organisés régulièrement pour connaître le nombre d'auditeurs. 550 000, j'arrive jamais à le dire dis Donc pour vivacité. Au quotidien, on le sait, mais en France, il y a une radio qui euh, est au cœur d'une polémique. Une radio tricherait pour avoir plus d'auditeurs et donc plus de publicité au final c'est ça qui compte pour les radios les radios privées en tout cas, on en reparle à dans un instant, on revient sur ce scandale on manque clairement de soleil en ce moment, on va pas se mentir pas possible de bronzer, sauf que certains aliments pourraient peut-être vous aider à avoir un air de retour de vacances, les détails de cette actualité aujourd'hui dans le 5 à 7 gommette verte pour la Belgique en ce qui concerne le recyclage des pneus, on est le pays qui recycle le plus de pneus, les pneus usés et pourtant il ne s'agit que de 9,5% des pneus usés qui sont recyclés, alors Alors, le chiffre n'est pas dingue et pourtant on est les meilleurs on y revient tout à l'heure. Je vous le disais il y a des cadeaux à gagner aussi, direction le Québec toute cette semaine à l'occasion de la fête nationale du Québec, elle sera fêtée aussi chez nous en Belgique, ce sera le jeudi 23 juin, c'est à Bruxelles que ça va se passer, dès 17h au Mouderlambic Festival, euh, au Mouderlambic Fontainas pardon, et à cette occasion vous repartez avec votre séjour peut-être, avec la personne de votre choix, 6 nuits là-bas au Québec, le vol aller-retour bien évidemment vous êtes hébergé en Bed and Breakfast vous avez une petite voiture, une grosse voiture, bien des grosses voitures au Canada pour pouvoir vous déplacer là-bas. Visite guidée de tout ce qu'il y a à ne pas manquer sur place au Québec et euh, avant tout ça, vous repartez déjà aujourd'hui avec un panier garni avec plein de bonnes petites choses au sirop C'est offert par Maple Abroad. Alors comment faire pour repartir avec ce séjour Il faut me traduire une expression québécoise. Vous savez qu'il y a plein d'expressions qui ne sont pas utilisées de la même manière que chez nous. Il y a des mots parfois qui sont un peu bizarres. Nouvelle expression aujourd'hui. Écoutez ça. Être aux oiseaux. Être aux oiseaux. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire Si oui, vous me l'envoyez cette idée par SMS au 60 03. C'est 75 centimes le message et peut-être à vous le voyage pour deux personnes pendant six jours au Québec. Régulièrement, plusieurs fois par an, en Belgique, trois fois par an, on vous parle des sondages et on peut vous dire que vous êtes 550 000 à écouter chaque jour, vivacité. Et le classement des radios est défini en fonction des sondages qui sont réalisés. On va y revenir dans un instant. Aujourd'hui, ces sondages sont au cœur d'une polémique chez nos voisins français. La presse belge en parle aussi. Il s'agit de la radio Fun Radio, Fun Radio en France, qui tricherait, qui fausserait les résultats de ces sondages. Comment, avec l'animateur de La Matinale, Bruno Guillon, que vous avez l'habitude de voir aux côtés d'Arthur régulièrement sur TF1, euh, Bruno Guillon incite les auditeurs à répondre à une enquête téléphonique en leur demandant de dire qu'ils écoutent Fun Radio. Toutes les autres radios se retournent contre cette radio dancefloor en, en disant « vos sondages sont plus élevés virtuellement, font baisser les nôtres et font baisser nos rentrées publicitaires ». Écoutez le genre de message qui est au cœur de cette polémique. Les gens se disent « Ouais, vous nous offrez des cadeaux, on vous écoute, vous nous faites marrer, comment on peut vous rendre service ?» C'est très simple. Si un jour, vous avez un coup de fil, on vous dit au téléphone « Bonjour, c'est Médiamétrie, est-ce que vous avez 10 minutes à nous accorder ?» Le premier réflexe qu'on a, on l'a tous, c'est « Non, j'ai pas le temps, euh, je vais amener euh, un enfant à l'école, euh, je pars en cours. » J'ai ceci, j'ai cela, prenez 10 minutes. Pourquoi Parce que cette personne va vous poser des questions en disant quelle radio vous avez écouté hier matin Vous dites Fun Radio. Hop. Et après en rentrant du travail, quelle radio vous a écouté J'ai écouté Fun Radio. Et en vous couchant, j'ai écouté Fun Radio. Voilà. Et dans votre journée, vous avez écouté d'autres radios Fun Radio Non, j'ai écouté Fun Radio. Et puis aussi à vos amis, même ceux qui écoutent pas Fun Radio, genre, oui. Les gens qui.. Votre grand-mère, votre grand-mère voilà. qui écoute pas la radio, elle est sourde, c'est pas grave. <rire> voilà, c'est en fait, un espèce de sponsor en fait euh, c'est exactement ce genre de message qui pose problème aux autres radios en France incité à répondre aux enquêtes téléphoniques en disant bah on écoute cette radio même si ce, ce n'est pas le cas et donc les autres radios autour sont pas contentes en pensant que l'intervention de cet animateur Bruno Guillon fait que réellement les, les, les sondages sont modifiés et donc sont faussés est-ce qu'en Belgique ce genre de choses est possible En Belgique ce n'est pas Médiamétrie qui réalise les sondages, c'est le CIM le centre d'information des médias et on va en parler euh, tout de suite avec justement Michel Debels. Vous êtes responsable de l'étude radio au SIM. C'est vous qui publiez donc les résultats des sondages trois fois par an en Belgique. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors cette polémique en France, est-ce qu'elle est réalisable chez nous aussi Est-ce que si maintenant je dis aux auditeurs, quand le SIM vous appelle, vous dites qu'il faut écouter, que vous écoutez Vivacité, même si c'est pas le cas, est-ce que ça peut aussi avoir un impact chez nous Bah, il faut savoir que la méthodologie est un petit peu différente en Belgique puisque en France, effectivement, les gens sont rappelés euh, le lendemain sont appelés chaque jour pour connaître leurs audiences de la veille. Euh, donc c'est un ensemble de répondants qui sont appelés téléphoniquement. En Belgique, c'est un petit peu différent puisqu'on a une méthodologie où les personnes sont euh, recrutées en face à face. Donc ça veut dire qu'il y a des enquêteurs qui se déplacent euh, sur base d'adresse et qui donc, vont rencontrer les gens. Euh, pour les interroger sur euh, bah, leurs données personnelles, sexage, etc., pour, pour qu'on puisse traiter euh, les résultats de façon statistique, et puis un carnet d'écoutes et laissées que euh, les personnes vont remplir euh, durant une semaine. Et donc pendant donc cette voilà. semaine, ils doivent répondre quart d'heure par quart d'heure, dire quelle radio donc, ils écoutent Pendant une semaine, ils indiquent euh, quart d'heure par quart d'heure, les stations qu'ils ont écoutées donc euh, ils emportent le, le petit carnet avec eux et remplissent jour par jour euh, les radios qu'ils qu ont écoutées la journée. Imaginons qu'aujourd'hui, je dise aux auditeurs de Vivacité ben voilà, si quelqu'un du CIM se présente chez vous vous donne un petit carnet, vous mettez partout oui. vous écoutez Vivacité. Est-ce que c'est oui. -ce est possible ben, ça, ça n'est pas possible. Effectivement, j'ai entendu l'histoire en France euh, mais non, euh, je pense Que pas, de mon point de vue, on n'est pas vraiment dans, dans une fraude, on est dans une, on va dire, dans une espèce d'erreur un peu grossière d'un animateur euh, qui a trouvé ça amusant de suggérer ça aux gens. Mais non, euh, pour parler de fraude, il faut que ce soit caché. Or, ici, l'annonce était plus que publique d'après les, les, les spots que j'ai entendus. C'est ça, oui, ça a été dit Donc, plusieurs fois à l'antenne. Ouais. Oui. Voilà, donc je pense que c'est une grosse maladresse, on va dire, d'un présentateur radio qui, sans doute, était loin des enjeux que sont la mesure d'audience euh, et la façon dont ça se passe. Euh, donc oui, euh, je ne dis pas que c'est impossible en Belgique, mais dans ce genre de casse-produit, vous voyez, les, les autres acteurs euh, français ont réagi très rapidement. Euh, et je pense qu'il en irait de même chez nous, dans le sens où les autres euh, émetteurs se rendraient rapidement compte euh, des messages qui sont diffusés et donc contesteraient... Michael, euh, testons, comme ça, testons. J'invite ouais. les auditeurs de Vivacité ouais, si vous, vous avez un petit carnet à remplir vraiment que vous écoutez Vivacité tout au long de la journée. Voilà, je vous invite à le faire, Et on ouais, verra bah, bah, si voilà, dans quelques mois que les ouais. autres se plaignent. Voilà, euh, donc voilà, je pense que c'est le genre de cas qu'on qu qu peut entendre. Mais donc si, si ce genre de cas se produit en Belgique, je pense que les, les gens qui se réunissent au SIM, puisque le CIM est un organisme de concertation entre les différents émetteurs. Euh, se réuniront le jour où ça se produit euh, pour définir euh, comment on réagit par rapport à cette éventualité-là. Et donc, chez nous, pas d'enquête téléphonique comme en France Non, pas du tout. Pas du tout. Merci pour vos précisions, De Debels. Et je compte sur vous si vous-même vous recevez un petit carnet à la maison pour cocher que vous écoutez Vivacité, Michael. D'accord Oui, bien sûr. <rire> voilà. Écoutez, j'espère que votre intervention ne sera pas trop de plus. <rire> Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Oui, monsieur. Au revoir, il est 17h27, sur Vivacité soyez les bienvenus si vous arrivez, on reparle de voyage, voyage au Canada dans un instant, comment gagner votre séjour, restez bien là, on en reparle dans quelques minutes, et puis cet article aussi qui nous parle de ce que vous mangez quand vous êtes face à la télé pour regarder du foot, en ce moment avec l'Euro 2016, énormément de personnes bah, mangent devant la télé, c'est peut-être votre cas, je vais vous donner des chiffres dans un instant sur ce qui est le plus consommé pendant les matchs de foot diffusés à la télé, mais vous, vous mangez quoi quand vous êtes devant la télé, est-ce que vous êtes plutôt pizza, paquet de frites Est-ce que vous prenez le temps de cuisiner ben Vous me le dites par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Quel est votre menu foot lorsque vous êtes devant la télé Jusqu'au 18 juin, chez Big Mat Malmedy, venez découvrir nos actions de printemps. En plus du service et des conseils, vous profitez de conditions incroyables pour tous vos projets d'aménagement extérieur. Des planchers de terrasse à moins 20%, des pierres naturelles à moins 20%, des graisses et série béton en 60 par 60 avec 16 mm d'épaisseur à 29 euros du mètre carré et de nombreuses nouveautés en carport, palissade et jeux de jardin. Big Match Yebo Darwey, à l'entrée de Malmedy, bien plus que des matériaux. Envie de vibrer où, quand et comme je veux RTBF Ovio, le sport où, quand et comme je veux c'est sur rtbf.be slash ovio A-U-V-I-O RTBF Ovio, libérez vos envies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 Vous savez comment on appelle les habitants de blény euh, les Bléniens, les Blégnésiens. Bienvenue à Bléigny. Journée d'information ce dimanche 19 juin. Venez découvrir notre nouveau projet d'habitation situé en plein cœur de Blény. Chez Matexi, la qualité de chaque habitation se retrouve aussi dans la convivialité de son quartier. Vous recevez tellement plus pour votre budget. Plus d'infos au 04 361 1804 ou sur matexi.be. Rendez-vous ce dimanche 19 juin de 14h à 18h, rue de l'égalité à C'est les, les, les Bléigny, toi Matexi, bienvenue chez vous. Pour moi, le match ne commence pas avec Non, as raison, il ne commence pas non plus avec Tout à fait d'accord Il ne commence même pas avec oh, le merde, on se dé... Non, pour moi, le match commence Avec mon Coca-Cola bien frais Pour moi aussi Wow, ces lignes séduisantes Le vrai plaisir de conduite Jaguar Sa faible consommation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 17h30, voici les titres de l'actualité avec Lionel Denebourg. Une éclaircie, enfin à la SNCB, après trois semaines de conflit social, syndicats et direction sont parvenus à un accord qui doit encore être avalisé, mais les feux sont au vert et le préavis de grève de la CGSP cheminot est levé. Le Premier ministre Charles Michel salue ce soir un compromis dont il se réjouit. Bruxelles réaménage son piétonnier dans le centre-ville, la zone affectée uniquement aux piétons va être rétrécie.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 autre élément nouveau dans ce dossier un avis tombé ce matin, celui de l'auditeur du conseil d'état, il demande tout simplement de suspendre le projet de piétonnier un juge tranchera à la fin du mois le road football, l'Angleterre renverse le pays de Galles sur le fil, les Anglais menés après un magnifique coup franc de Gareth Bale, ils ont finalement arraché la victoire 1-2 à la 92 e minute, les deux autres matchs dans une demi-heure Ukraine, Irlande du Nord et Allemagne Pologne au Stade de France 21h. Côté belge, Eden Hazard et Kevin De Bruyne ont repris l'entraînement après deux jours de repos. Merci Lionel. Prochain point sur l'actu à 18h. La météo tout de suite. Dominique, ça dit quoi 9 à 12 degrés pour la nuit prochaine et des averses qui vont s'espacer. Mais attention, le sent de retour dès demain matin et on craint à nouveau des orages qui pourront s'accompagner de fortes pluies, voire de grêle. Maxima, 15 à 21 degrés. Un mot du week-end déjà à partir de samedi. On va revenir à un temps sec, mais il faut Fera très nuageux et les maxima ne dépasseront plus 14 à 17 degrés. Et dimanche à peu près le même topo, ciel nuageux et bien gris, 14 à 17 degrés pour les températures, pas de changement, donc un week-end plutôt frais. Merci Dominique. On part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info qui est là pour nous informer de l'état des routes. Marjorie, bonjour Cyril. Bonsoir Marjorie, comment Bonsoir. ça va Oui, c'est vrai. Eh bien, ça se passe pas trop bien sur le ring parce que nous avons un accident impliquant un camion qui s'est produit en circulation extérieure juste après le tournant du carrefour Léonard, donc en direction de Zaventem. Conséquence, on a de gros embras de circulation sur le ring et des répercussions sur le 411 qui commence déjà. Donc, voilà, si vous devez accéder à Bruxelles, attendez vous à des embarras. Évitez euh, le tronçon Carrefour Léonard, Zaventem euh, pour le moment. Et puis, autre problème sur le ring important, suite à une perte de mazout à hauteur d'Itre en circulation intérieure, Et eh bien, la voie de gauche est fermée. Alors, ça provoque des ralentissements depuis Waterloo, pratiquement, direction de Mons, et vous perdez déjà une heure à partir de Waterloo jusqu'à Itre. Donc, c'est vraiment énorme. Ça vient euh, d'exploser au niveau des temps de parcours. Alors, au niveau aussi des travaux à Underlect, eh bien, on, ça ralentit à partir de Grand Bigard jusqu'à Underlect, direct et là, vous pouvez aussi ajouter une heure. Et dans l'autre sens, les ralentissements sont aussi importants ailleurs. Ils sont habituels sur le ring. Dans le centre, nous avons un véhicule en difficulté dans le tunnel Louise vers la Basilique. Et puis, pour quitter la Belgique, vers la France, via le 429. L'accident, peu après froyenne, provoque encore 6 km de fil depuis l'échangeur de Quint avec une demi-heure perdue en direction de la France. Un problème sur la route Prévenez le Call Center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Bon, si on regarde dehors, soyons clairs, c'est pas vraiment une météo de printemps, c'est pas l'été qui s'annonce spécialement avec toutes les pluies qu'on a en ce moment, et donc c'est pas l'idéal pour bronzer. Mais aujourd'hui, on apprend dans la presse que selon ce qu'on mange, on peut mieux bronzer, on peut prendre de la couleur en mangeant. Alors on va voir dans un instant ce qu'il faut manger si vous, allez, si vous voulez avoir une peau type retour de vacances. On s'intéressera aussi au recyclage des pneus, c'est la Belgique qui est la meilleure élève dans le monde sur le recyclage des pneus avec une progression de près de 9,5% de recyclage des, des pneus par rapport à l'année dernière et c'est euh, près de 80 000 tonnes de pneus qui sont euh, recyclés chaque année. Alors on en reparle dans quelques minutes. Et Au fait, on fait quoi avec des pneus recyclés La réponse dans euh, un instant et puis je vous parlais de euh, cet article qui nous disait ce qu'on mangeait devant la télé, euh, surtout pendant les soirs de, de match. Vous êtes peut-être concerné en ce moment avec euh, l'Euro 2016, vous regardez les matchs et le soir, vous mangez peut-être des pizzas comme 17,8% des spectateurs qui ont regardé le match d'ouverture. France Roumanie, c'est-à-dire sur rtbf.be. Alors, en numéro 1, on a les pizzas. En numéro 2, on a les chips, avec 14% de fans de foot qui mangent des chips devant la télé. Biscuits apéritifs et cacahuètes, 14%. Les glaces, 13,5%. Et, et après, on descend sur des nuggets, euh, avec 4,7%. Et enfin, des hamburgers, 5%. Et vous, vous mangez quoi devant la télé Vous êtes plutôt... Euh, pizza, chips, hamburgers, comme c'est dans la liste, ou alors autre chose, quelle est votre recette, quel est votre plat préféré Quand vous regardez un match de foot ou globalement quand vous êtes devant la télé, vous me le dites par SMS au 3063 et on fait un point sur tout ça dans un instant. Luminus soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12ème diable. Luminus, à votre service. Pour un barbecue réussi, il faut une brochette d'amis et notre savoureux colis barbecue de 4 kilos à seulement 24,99. Détail de l'offre en magasin. Intermarché, votre expert en barbecue. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on nous a abandonné au garage.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 L'incontournable Zazie. Louane et Zazie. C'est le 22 juillet au Francofolie pour une soirée 100% féminine. Info francofolie.be Avec le soutien de Martini, L'Avenir.net et JC Co. Marque à suivre. Faites confiance aux spécialistes en chaussures. Incontournable pour toute la famille. Retrouvez tous nos magasins sur notre site. Marque à suivre.be Marque à suivre. Vivacité présente, envie de vivre un chouette week-end en famille ou entre amis Ouvrez les portes du temps et voyagez de la préhistoire au Moyen Âge, du village olympique au village italien. Découvrez le marché marchand, l'auto show, chiner, déguster, flâner, bouger, danser, mal en fête les 18 et 19 juin dès 11 h Info flemmaler.be. 17h38 sur Vivacité, un petit mot sur viva for life vous savez que du 17 au 23 décembre, viva for life se réinstalle une nouvelle fois à Charleroi pour la deuxième année et euh, bah forcément toute l'équipe va encore compter sur vous pour vos dons, vous avez été merveilleux cette année et euh, vos dons servent à financer des associations tout au long de l'année qui sont sur le terrain et qui aident les enfants qui en ont besoin entre 0 et 6 ans, qui ne vivent pas avec les moyens nécessaires. Alors si justement vous connaissez une association, si vous-même vous travaillez dans une association qui a besoin de fonds, c'est le moment d'aller euh, proposer votre projet, pour ça vous allez sur vivaforlife.be 17h 19h 5 à 7 l'heure. Vous le savez, tous les jours à StarC, on s'intéresse à la face cachée de l'euro, les images marrantes, les situations cocasses, et tout ça. C'est avec vous, Françoise Zaleski, le petit comique de la rédaction des sports. Hein. On va dire ça, bonsoir Cyril, bonsoir François. Alors dans l'actu de l'euro, aujourd'hui, on parle des, des pelouses qui sont bien loin de ressembler à des billards. Ah oui, hein, si les Français font un sans faute pour l'instant, c'est pas le cas des différents jardiniers qui ont donc œuvré à la confection d'édite Pelouse. pelouses. Hier soir, par exemple, France albanie je sais pas si vous avez vu ce match au, au stade Vélodrome ça à Lycée, en tout cas. Ben voilà, on a, on a vu des buts arriver très tard, mais par contre, on a... A vu des glissades beaucoup plus tôt et je pense même que les taux françaises avaient envie d'appuyer un petit peu leur équipe nationale parce qu'on voyait des modes de terre se lever par dizaines sur ce terrain marseillais même l'entraîneur français qui est pourtant un ancien de l'OM Didier Deschamps ancien joueur ancien entraîneur il a qualifié la pelouse de désastre à Didier Deschamps qui a aussi reproché l'organisation d'un concert décide ici à la mi-mai sur cette même pelouse c'est vrai que c'est pas une super idée cela dit on peut se dire un peu proche, ouais. le jardinier l'a confondu l'a vu un Gusiung débarquer comme le mec il est tout le temps en short tu te dis bah vas-y tu veux jouer <rire> Un peu, fais -toi plaisir. Alors autre polémique liée à un geste cette fois Oui toujours à propos de l'équipe de France d'ailleurs Hier soir après le deuxième but des français But de Payet dans les arrêts de jeu Payet Le médian français Paul Pogba A adressé un bon gros bras d'honneur Alors à qui bah, en direction En tout cas du banc français Ou du public ou plus probablement en direction de la tribune de presse. C'est pas très clair, mais Pogba avait été fortement remis en question après sa prestation en demi-teinte lors du premier match face à l'Urmanie. C'est donc plutôt probable que ce soit destiné à la presse. Ce qui est bizarre, Cyril, c'est que le public français, il n'a pas vu ces images. Pourquoi vrai. Parce que la chaîne Bein Sport, qui a les droits de diffusion en France avec TF1 et qui diffusait ce match, a décidé de ne pas diffuser les images consciemment. Pourquoi Eh bien parce que, selon le directeur de la chaîne, Bein Sport est supporter de l'équipe de France et ne veut pas créer de polémiques inutiles. C'est plutôt bizarre comme explication ouais. et comme justification. En tout cas, c'est râpé puisqu'on en parle et c'est même l'inverse qui risque de se passer. à L'image qu'on a vue, en revanche, c'est celle de l'entraîneur de Dimitri Payet à West Ham, le croate Slaven Bilic. Lui, il était tellement content de voir son attaquant marqué qu'il est monté sur la table du studio de la chaîne ITV pour laquelle <rire> il est consultant en Angleterre. Ça a dû leur faire plaisir au prix des décors. Oui. On a aussi découvert plusieurs techniques de gardien à l'entraînement. Les Les plus raisonnables sont euh, Tallo. Pour les plus novateurs, ça se joue version festive. Et on commence par le raisonnable, évidemment. C'est le gardien Tchèque, Peter Tchèque, qui a dévoilé une technique originale, lui, pour euh, s'entraîner. Il a posté ça euh, en vidéo sur Instagram. Et en fait, pour améliorer ses réflexes, il dispose une vingtaine de bouteilles d'eau, comme ça, par terre, dans son petit rectangle, juste ouais. devant son but. Et puis, il demande à son entraîneur à d'adresser des frappes À ratsole, le but c'est que quand la balle elle arrive sur les bouteilles d'eau, elle change de direction de façon improbable et la trajectoire devient inopinée. Donc effectivement ça, ça aiguise pas mal les réflexes et donc ça c'est la technique de Peter Chase, ça coûte pas trop cher, vous mettez quelques bouteilles dans le rectangle <rire> et puis vous tirez dessus et vous verrez bien où va la balle. Dans le même esprit, la Verté nous a appris qu'à l'époque, eh bien Jean-Marie Pfaff, le gardien légendaire des Diables Rouges, lui il s'entraînait seul dans son garage, on a pu voir quelques images et il dégageait en fait tout simplement sur le mur puis il essayait ensuite de, de réaliser une balle belle prise de balle, donc une bonne vieille technique de balle au mur, hein, rien de tel pour aiguiser les réflexes. Ah, ça c'était chouette de, de jouer à ça à l'école. Bah ouais, c'était sympa, ah, ouais, j'adorais ouais, <rire> euh, Alors la version festive de l'entraînement oui, quoi la version festive, c'est celle qui est pratiquée par le gardien suisse Johan Sommer. Lui, à l'entraînement, il porte des lunettes de soleil. Il fait pas très beau pour l'instant en France, mais ce ne sont pas n'importe quelles lunettes de soleil. Les siennes, elles sont fabriquées aux États-Unis et en fait, elles occultent partiellement la vue. Elles vont donc clignoter un petit peu quand on les met. Ça permet quoi Ça permet d'accélérer la vitesse de réaction, puisqu'il y a différents réglages possibles. Et donc, c'est le cerveau qui est ici mis à contribution. En réalité, ça fonctionne un peu comme un stroboscope, d'où l'allusion à la fête, puisque c'est un changement de luminosité mmh, fréquent en quelques en secondes. La version boîte de nuit. Puis on vous a trouvé aussi l'image du jour, ou presque, Cyril. Il s'agit d'une demande en mariage au cœur d'une fan zone sur le champ de Mars, au pied de la tour Eiffel. C'est beau, ça, non Ah, c'est beau comme endroit pour le faire. Bon, oui. les fan zones, vous savez, c'est les espaces qui sont installés en ville pour que les supporters assister aux différents matchs entre eux et dans un cadre adapté en gros clairement ça veut juste dire que c'est la fête là-dedans et donc c'est inhabituel d'assister à des demandes en mariage dans cette fan zone jusque là c'est plutôt mignon et sympa l'histoire sauf qu'en fait c'est pas si romantique que ça sur la vidéo on voit un supporter gallois qui interrompt un chant et puis il sort un petit écran de sa poche tout minute. Ouais. Avec une petite bague dedans. Euh, Veux-tu m'épouser Je te demande euh, en mariage mon amour. Madame est toute chamboulée et elle est encouragée évidemment par les autres supporters à dire... Yes, yes, yes. Euh, tout le monde scante son nom. Elle s'appelle Mary. Ça ne s'invente pas pour une demande en mariage. Mais alors monsieur, lui, il est dans l'ambiance. Il saute avec euh, tous ses potes pendant une minute, bière en main. Euh, je crois qu'il a déjà oublié qu'il avait <rire> posé la question euh, juste avant. Mary, elle se fait arroser pour l'occasion, de la bière dans les cheveux, tout ça c'est chouette. Et puis au bout d'un moment, quand même, sous la elle dit yes et il faut quand même que les autres disent elle a dit yes la cité si allait un peu embrasser parce que lui c'était fluide ouais, ouais. donc je pense qu'elle était contente sur le moment mais à mon avis quand elle va voir les images ou que ses enfants verront les images on dirait c'était pas si romantique que ça, maman. Et alors il y a l'entraîneur allemand qui lui s'est excusé. Oui Joachim Leu, il a fait le buzz au début euh, de cette Euro. Vous savez pourquoi Vous avez vu euh, les images, euh, elles ont fait le tour du monde évidemment. Bah, il paraît que sa chanson préférée c'est <rire> J'ai la qui colle. Euh, oui, c'est un peu ça. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, il s'était gratté euh, l'entrejambe euh, version intérieure du jeans Et puis il s'était euh, de façon très distinguée senti les doigts juste après. Et bien euh, il s'est excusé puisqu'il a lui aussi revu les images. Et Joachim Leu il a dit qu'on fait parfois des choses sans s'en rendre compte. Il essaiera de faire. Faire attention à l'avenir. ouais enfin ça quand même. Vous savez quand euh, vous, ça vous, vous est jamais arrivé vous d'être filmé à votre insu, d'avoir fait des choses sans vous en rendre compte. Alors sincèrement, ça m'arrive pas d'aller mettre la main dans le paquet comme lui l'a fait. Jamais. Non, pas ça, mais autre chose. Bah, euh, vous qui êtes pas, filmé tout le temps, il y a des euh, caméras. C'est vrai qu'ici il y a studios. des caméras, donc euh, oui, il doit y avoir probablement pas mal de conneries qui ont été filmées quand même. <rire> On ira voir les rushs. Merci François, bonne soirée, à tout bonne à l'heure pour le journal des sports. Il est 18h, euh, 17h45. Mange des tomates, nuit Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Alors, est-ce qu'il faut manger des tomates pour bronzer Ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, dans la presse, on apprend qu'il y a des aliments qui peuvent nous aider à mieux bronzer. À défaut de soleil, peut-être qu'on peut bronzer grâce à la nourriture. On va en parler avec Nicolas Guggenbull. Vous êtes nutritionniste et diététicien. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Cyril. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7. Alors, Nicolas, qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir un air d'été sur la peau Alors, euh, ce qu'il faut manger, en fait, c'est euh, d'abord bien s'hydrater, donc avoir beau, beaucoup d'eau. Ça, c'est boire, mais c'est aussi euh, consommer des crudités, des salades, des fruits, des légumes. Et alors, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne dose d'antioxydants qu'on va trouver justement dans, euh, pour faire simple, les fruits et légumes colorés. Parce que ceux qui ne sont pas colorés ou qui sont faibles en couleur contiennent moins d'antioxydants. Et, et n'importe quelle couleur Donc ça peut être de, du poivron jaune, vert, rouge Oui, c'est donc... ça. Alors, il y a des petites subtilités. C'est vrai que bon, il y a différents types d'antioxydants. Et, et bon, on cite par exemple le kiwi, mais le kiwi est très riche en vitamine C. La vitamine C, cependant, ne va pas se loger dans le derme. Donc ce qui est plus intéressant, ce sont des, euh, des aliments qui sont riches en ce qu'on appelle des caroténoïdes. C'est un peu barbare, mais ce sont des pigments euh, jaunes, orange, rouges. Il y, dans dans carotte, exemple, il y en a dans la carotte, ah. par exemple. Il y en a dans euh, la carotte, par exemple. Il y en a l'abricot en est truffé. Ah ouais Et alors il y en a aussi dans le poivron même vert parce qu'en fait la couleur verte qui vient de la chlorophylle masque le jaune ou l'orange des caroténoïdes. Mais mmh. donc les poivrons qui soient euh, rouges, euh, orange, jaune ou même vert euh, sont très riches en, en caroténoïdes. D'accord. Et est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de soleil, si on mange quand même, des, imaginons, on se fait des menus que poivrons, carottes, abricots, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va bronzer soleil. Alors, figurez-vous que ça, ça peut arriver. chez.. En fait, ça arrive chez les grands consommateurs de caroténoïdes, mais c'est essentiellement à ce moment-là les gens qui consomment euh, à peu près un litre de jus de carotte euh, par jour. Faut aimer euh, déjà. Voilà, faut aimer. Il faut vraiment un petit peu forcer sur la dose. Et alors là, ce qu'on peut voir, c'est une accumulation de ces pigments euh, carotènes euh, dans le derme qui peuvent donner une couleur un peu, on appelle ça peau de carotte ce sont généralement chez les gens qui abusent de, euh, de, de jus de, de légumes, de, de carottes en particulier ouais. et donc là on a, on a la, la couleur un peu au ton bronzant là. voilà mais c est, c est, attention ce n'est pas du bronzage, c'est pas du tout le, le même ça. phénomène Euh, dans la presse aujourd'hui, on parle du chocolat noir aussi. C'est vrai, on peut se gaver de chocolat. On va, ah, on va alors là, ben, malheureusement, je pense que c'est un peu sensationnaliste. Ce, ce serait chouette de bronzer, mais déjà le chocolat fait ma... pas bon je... avec la chaleur. Euh, ceci dit, dans le chocolat noir, il est vrai qu'il y a des antioxydants, donc euh, c'est pas mauvais de consommer un petit peu de chocolat noir avec un, un grand verre d'eau ou une bouteille d'eau à côté, parce que c'est quand même 500 kcal pour 100 grammes. Euh, et, et donc voilà, je crois que oui, ça peut faire partie, mais ce n'est pas à proprement parler euh, un, un aliment qui va aider à bronzer. Mais ce qu'on constate par exemple, c'est que dans les pays très ensoleillés, où les, les travailleurs par exemple sont très exposés au soleil, eh bien, ils ont spontanément une alimentation plus riche en fruits et légumes, ah qui ouais, probablement ouais. aide à les protéger un peu mieux, euh, à protéger un peu mieux leur peau des, des coups de soleil et de l'oxydation causée par les UV. Disons que s'il fait beau, c'est plus facile d'avoir des beaux fruits et légumes aussi. Hein. Eh, mais... Tout à fait, donc probablement que la nature fait, fait bien les choses, parce qu'en fait c'est sous l'effet du soleil que les végétaux produisent des antioxydants qui à la base sont faits pour se protéger eux-mêmes et c'est pour ça qu'on les retrouve plus dans la périphérie, dans la peau par exemple qu'à l'intérieur, et donc dans une salade par exemple on va trouver plus d'antioxydants dans les feuilles vertes que dans le cœur qui n'est pas toujours la partie la plus préférée. Je pense le qu'on jette à la poubelle. D'accord. Bah donc la nature fait bien les choses, mais pas chez nous visiblement quand même. Parce que pour l'instant, euh... disons avec le temps qu'il fait. Euh... Pas terrible. Hein. Ouais. Pas terrible. Mais enfin fait, ça ne nous, nous empêche pas de manger des fruits et légumes quand même. C'est vrai. Bon. Cinq minimum par jour voilà, tout à fait merci Nicolas pour ces explications, je vous souhaite une bonne soirée avec plaisir, revoir. À revoir une toute petite pause dans 5 à 7 et dans un instant on va parler du recyclage des pneus on est le meilleur élève, le meilleur pays qui recycle le plus de pneus plus de 80 000 tonnes de pneus qui ont été recyclés cette année, c'est bien on en parle juste après ça Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présente La Fête de la musique à Liège Du 17 au 21 juin, c'est parti pour 5 jours de musique 40 scènes et plus de 150 concerts gratuits Tous les lieux et le programme sur fete-de-la-musique.be. Une organisation de la ville de Liège et de Pâques-Liège avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la province de Liège, Sabam for Culture et le Soir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 sûr oh Oui, et j'ai eu le même problème. Mais heureusement, je suis allé à la carrosserie Piron. Ils m'ont fait un check-up gratuit. Et en plus, ils sont réparateurs grêle agréés par toutes les compagnies d'assurance. Tu devrais leur demander de jeter un oeil. Ils sont dans le zoning des plainesses à timister Clermont et sur piron.be. Cette semaine dans le tip-top, Philippe Jonio enfile sa cap et son épée pour recevoir Damien Sargue et Olivier Dion. Hello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 Avec tous les soirs le cactus de Jérôme de c'est dans quelques minutes, mais juste avant on va s'intéresser à cette info du jour. La quantité de pneus euh, usés et récoltés en Belgique a atteint plus de 80 000 tonnes cette année, 80 896 euh, précisément, alors ça c'est pour l'année 2005, et c'est en progression de 9,5% par rapport à l'année dernière, et ce qui fait qu'on est le pays qui recycle proportionnellement à sa population le plus de pneus. On a une gommette, ça fait plaisir. Bonsoir, Chris Lorquet, vous êtes directeur de Recite Ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. C'est une bonne nouvelle alors On recycle bien On, on est fier de, de, de la Belgique là C'est une très bonne nouvelle. Depuis depuis qu'on a démarré en 2005, c'est plus de 100 millions de pneus usés qui ont été traités. 835 000 tonnes au total. Ah ouais, ça, ça fait ça fait beaucoup. Et on fait quoi de ces pneus une fois qu'on a les pneus usés Donc on va chez son garagiste, il les change, et il en fait quoi Après ça devient quoi nos, nos vieux pneus Les pneus sont collectés par des opérateurs spécialisés qui les regroupent et les trient. Et à partir du moment où les pneus sont triés, ils sont orientés vers le réemploi. Donc vous les retrouvez comme pneus d'occasion sur le marché local ou à l'exportation. Et une partie est envoyée vers le rechappage. C'est-à-dire qu'on va râper la bande de roulement du pneu et on va la remplacer. Là, il s'agit plus principalement des pneus poids lourds qui ont comme ça euh, plusieurs vies et euh, ça évite alors de, de, de reproduire un pneu en entier. Donc ça, c'est la première étape. Donc l'occasion et le rechappage. Une fois que les pneus ne sont plus euh, vendables sur le marché de l'occasion ou ne sont pas rechappables, alors oui. ils sont orientés Principalement dans deux filières. La première, euh, la moins importante, c'est la valorisation énergétique. Donc, ils sont utilisés comme combustibles dans euh, les cimenteries principalement. Ouais. Et la deuxième est une euh, filière de valorisation matière. où alors, on récupère les différents composants du pneu. Le caoutchouc, le textile et euh, l'acier et le, le caoutchouc est principalement utilisé lui comme, comme granulat et, et, et vous le rencontrez euh, en ce moment tous les jours euh, devant vous à la télé puisqu'il est utilisé principalement dans les sols sportifs et, et les terrains de foot euh, et notamment aussi pour, pour l'Euro 2016 en France Ah oui, donc il euh, y, a, y a nos pneus sur les terrains quoi Oui, il Ou y a des pneus, il y en avait aussi dans la Coupe du Monde au Brésil c'était aussi une société belge qui, euh, qui faisait ça donc euh, voilà Ah donc ça, on, euh, vu que les pneus coûtent cher on a quand même un petit peu de les terrains nous appartiennent un petit peu quoi finalement. Ah, on peut dire ça comme ça effectivement Oui ce ne sont pas les seules filières parce que vous en retrouvez aussi dans de la routier vous en retrouvez dans les, euh, les matériaux isolants vous en retrouvez Euh, dans des sols sportifs. là, les utilise comme euh, sous couche pour euh, pour les, les, les rails de tram, par exemple. D'accord. Eh ben Merci pour ça, toutes ces explications. On espère que l'année prochaine, on pourra faire encore mieux, recycler encore plus de pneus. Merci beaucoup, Chris. Je rappelle que vous êtes directeur de Récite l'organisme qui s'occupe justement du recyclage de ces pneus en Belgique. Très bonne soirée à vous. Là, il est l'heure de retrouver le cactus de Jérôme de Warzey. Cactus, et nos politiques sont avec nous ce matin pour l'ère du moment. Mais oui, parfaitement, Benjamin, Charles Michel, et tous ce matin. Monsieur le Premier Ministre, bonjour. Monsieur RG, bonjour. L'heure est grève. J'ai oui. décidé de relever à 5 le niveau terroriste de ce pays. Plusieurs événements m'y obligent. Hein, la, la prestation des Diables Rouges, bien sûr, à cause de... <rire> tout le monde est à cran, bien sûr. Et surtout, les déclarations de ce terroriste notoire qui oui, a déclaré... lettre qui menacerait à Bruxelles le City 2, les centres commerciaux. Non, non, je, je parlais de Stéphane Powell. Ça... Ah, oui. euh, là, ceux dont vous me parlez, on peut les Mais lui, non. non, ça, oui. non je voudrais <rire> préciser à ce polémiste radical que si les diables recommencent encore à jouer comme des chenettes, ça va exploser de partout oui, ici, dans oui, ce oui, bon, bon, la, la fois est passée. Alors, Monsieur mmh, Di également, vous avez supporté les diables ou l'Italie, vous Mais que, que, quelle question insultante Pardon. Jamais mon électorat ne me pardonnerait cette trahison Forza Italia ah, en, en cette année où l'on célèbre le 70 e anniversaire de l'immigration italienne en Belgique ah, c'est beau de constater que face aux Belges et Italiens savent encore aller au charbon Oui bon, oh, Même pas une petite pensée pour les diables alors. Mais écoutez voir des types habillés en rouge totalement amorphes tourner en rond et rentrer chez eux sans, sans avoir rien obtenu avouer qu'on est en Belgique deux fois par semaine oui. et puis démontre En plus j'ai regardé le match Ah, la squadra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 Yeah, bonjour <rire> de de de de oui. yeah, je trouve que les plupart de nos enfants quand vous le regardez ils sont tous un peu -patate, ah bon patate le sport on sera plus sumons, là, bon, bon. vous proposez d'alléger si je puis dire les menus de 30% de calories et ya yeah, d'ailleurs j'ai dit de donner le bon exemple oui. quand je j'ai vu quick je ne mange plus dit en burger je mange plus que 7 hein. Ça ah, oui, oui, c'est juste. Il y a yeah, c'est important de bien calculer parce que allez vous imaginez que si Jacqueline Galon euh, calcule les calories, soit on devient obèse en deux semaines, soit on devient anorexique quand Par bon. contre elle peut aider pour le match contre les Suédois hein, parce que oui. les boulettes elle connaît. Oui, dit, vous avez mangé gras ce matin euh, bah, deux, deux tartines beurrées à neuf sur le plat. We boterhammen in gebak heet. Oui. <laughs> Proteïne, calorie, gluten, je calcule, oui, ja, oui. die voet. Bijvoorbeeld ah maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Maand. Oui, oui, oui, oui, c'est sûr. Explosion de graisse au cam intestinal niveau 3. Ah oui, oui. ne pas confondre avec la fausse caille par de l'exposition du taux de cholestérol. Oui, oui. Et sans oublier les nouvelles taxes graisse bien sûr, puisque en plus de la TVA, on augmente le taux de stevia. Hein. Ah, bah, donc oui. je calcule, ya yeah. Alors, vous coûtez très cher la sécu, hein, Vous n'êtes pas le seul. Même quand je vois venir euh, Christophe Grangin. <rire> oui, oui, oui, oui. Grangin, oui. Grangin. Patate, saucisse, obé morbide. Hein, fin, grave, genre, comment vous pouvez laisser aller, vous, comme ça non, ça... non c'est un madame sera de Gradua. Ah, bleu... bon, vous, vous pensez encore éveiller le désir avec une plastique grave voir, Vos salaires. critères me semblent quand même franchement incroyables. Nous organisons des séances de suicide collectif pour tous ceux qui n'ont plus aucune chance de maigrir. À se passe en douleur. Hein. On fait manger de la tarterie à tout le monde Ouf. en donnant des douches de lait pasteurisé. Ah, hein, oui. Mais ça va quand Oui, et vite. pour ceux qui désiraient quand même tenter de perdre quelques grammes, vous préconisez quoi finalement Le régime sans sel. J'ai essayé, je viens de faire le beau vélo de Ravel sans sel. Oui, oi, oi. les côtes, on le sent bien le régime sans sel. Avec Fabien Lecastel ouais. ce matin. Il est l'heure de retrouver la météo tout de suite. Voir Christian marqué sur un écran aux couleurs éclatantes Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborg et emportez-la directement. Vandenborg. Quel temps va-t-il faire, Dominique Les averses vont se passer un petit peu la nuit prochaine pour revenir demain matin euh, et on pourra s'attendre à de fortes pluies même, euh, pouvant s'accompagner de grêles côté température demain, à 15 à 21 degrés. Merci, Dominique. Maintenant, chez Colruyt, des tickets de cinéma gratuits. Achetez pour 30 euros de produits Coca-Cola, Jupiler ou Hola et recevez un ticket de cinéma Kinépolis gratuit. Conditions en magasin ou sur colreud.be Colreud, votre garantie des meilleurs prix. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Le Wallon va devoir trier plus et mieux, et les entreprises aussi. La Wallonie présente un nouveau plan déchet, elle veut une deuxième vie pour les détritus. La paix est revenue à la SNCB, la direction accepte les dernières propositions des syndicats. Une nouvelle version du piétonnier bruxellois en guise de premier anniversaire. Les voitures vont revenir sur la place de Brooker. Réaction dans un instant. Dès demain, les Scarbécois vont faire la connaissance de la Scancar, la première voiture qui scanne les voitures stationnées dans la commune. L'agent de police n'a plus rien à faire à part conduire. L'Angleterre bat le Pays de Galles cet après-midi à l'Euro et se relance donc dans la compétition. C'est le titre du journal des sports. Le journal sur Vivacité avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Face à son sac poubelle, le Wallon va devoir changer quelques habitudes et se poser des questions. Les entreprises elles aussi vont devoir réfléchir. La Wallonie lance son nouveau plan déchets, plan baptisé Déchets ressources, parce qu'elle veut pousser à recycler plus encore. Rudi Hermans, vous nous expliquez les objectifs du plan. Premier objectif de ce plan, limiter la production de déchets. Ça s'adresse surtout au monde de l'entreprise, appelé à mieux produire les commerces et la grande distribution. Par exemple, Carlo Di Antonio, ministre Wallon, en charge de ce dossier. L'évolution des matières, des types d'emballages doit aussi aller dans ce sens-là. On doit avoir des choses qui sont aussi, dès le départ conçu pour le recyclage et pour avoir une seconde vie. Deuxième objectif, recycler mieux. 55% de ce qui est produit finit dans une filière de recyclage. Et nous avons comme ambition de monter à 68%. Les ménages wallons seront donc progressivement tous obligés, dans toutes les communes, de tout trier de bien séparer les déchets organiques et les PMC du reste. C'est bon pour l'environnement et, espère le gouvernement, ce sera peut-être bon aussi pour l'économie et l'emploi. Carlo Di Antonio. Nous voudrions que se développe beaucoup plus une économie, une activité autour de ces flux. Si on récupère des plastiques, eh bien qu'ils soient triés dans des usines, dans des entreprises en Wallonie, et que le recyclage, les nouveaux produits qui en sortent puissent se faire ici. Il y a des projets nous allons les, les dynamiser, les, les, les soutenir. Ce projet de plan Wallon des déchets ressources doit encore franchir plusieurs étapes avant d'être adopté. Il n'entrera dès lors pas en vigueur avant 2017 pour application progressive. Euh, changement aussi pour le piétonnier du centre de ville, euh, centre-ville de Bruxelles, une version revue et corrigée un an après sa mise en place et après un an de désamour avec les hôteliers et les commerçants. Bruxelles présente des aménagements, quelques aménagements, explique le bourgmestre de la ville, Yvan Mayer. Je veux dire d'emblée que le périmètre n'est pas touché par les ajustements que nous avons faits. Mais nous avons rencontré et entendu beaucoup de monde. Évidemment, toutes ces rencontres, vous l'imaginez bien, portent des revendications contradictoires, des demandes opposées. Et donc notre rôle, bien sûr, est de trouver le meilleur point d'équilibre pour l'ensemble de ces acteurs. On peut considérer qu'il y aura désormais trois zones concernées. Alors Hélène Maquet, vous avez assisté à la conférence de presse du gouvernement bruxellois et de la ville de Bruxelles. Est-ce qu'on peut parler ici d'un retour en arrière Alors Yvan Mayer, le bourgmestre de la ville de Bruxelles qui a fait de ce piétonnier son projet phare, le revendique, vous l'avez entendu on n'a pas touché au périmètre du piétonnier dit-il. Alors ça peut se lire de deux manières oui, toute la zone va bien être réaménagée de manière unifiée verdurisée, ce sera un grand ensemble mais l'espace exclusivement réservé aux piétons va bel et bien diminuer. Le piétonnier est en fait découpé en trois zones dont deux seront accessibles aux voitures seuls les abords de la bourse leur seront interdits. La vraie zone piétonne se trouve donc maintenant entre Debroucaire et la bourse. Ici on veut parler de nouveaux projets qui a su entendre les demande de chacun plus que de retour en arrière, mais la grande zone exclusivement piétonne du centre-ville se réduit bien. Merci à Hélène. Et dans ce dossier, l'auditeur du Conseil d'État a rendu un avis sur ce piétonnier ce matin. Et il estime que le permis d'urbanisme introduit pour aménager le piétonnier doit être suspendu. Sur le rail, la menace de grève s'envole. Les concessions faites par les syndicats sont suffisantes pour les directions de la SNCB. Les syndicats renoncent à deux jours fériés extra légaux, le 2 et le 15 novembre notamment. Et en échange Il n'y aura pas de nouvelles mesures dans les trois prochaines années qui toucheraient l'ensemble du personnel. Par contre, les syndicats n'ont pas obtenu le gel des mesures concernant les, les productions. Impossible, leur répond Michel Bovy. Il est à la tête de HRI et dans ces négociations, il représentait l'ensemble des directions du groupe. On n'a pas pu s'engager pour ce qui concerne un moratoire complet. faut bien savoir qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas encore leur plan d'entreprise, les contrats de gestion ne sont pas encore ficelés. Ça veut dire que nous, de toute façon, par honnêteté vis-à-vis -vis des représentants des organisations syndicales, on n'a pas pu leur donner la garantie puisqu'on ne sait pas quelles seront les obligations euh, ou les missions qui seront données aux entreprises des chemins de fer demain. Et donc pas de gel sur les mesures de productivité. C'était une interview signée Dominique Delal. Mohamed Amri et Ali Oulkadi peuvent être remis à la France. La justice belge donne son feu vert. Ces deux suspects ont ramené Salah Beslam en Belgique juste après les attentats de Paris. Elle est pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne et elle a été blessée par balle en rue cet après-midi à Britsall, dans le nord de l'Angleterre. Une députée britannique, Joe Cox, est dans un état grave. Un homme a été arrêté. Selon des témoins, il aurait crié « Britain first », priorité au Royaume-Uni. La campagne pour le référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne est suspendue et dans les deux cas. Et David Cameron, le Premier ministre britannique, a annulé plusieurs rendez-vous prévus cet après-midi à Gibraltar. Trois Russes aussi condamnés à des peines de 1 à 2 ans de prison ferme Après les violences dans les rues de Marseille samedi Ils ont été interpellés mardi dans leur car Et plus question pour eux de revenir en France Ils sont interdits de territoire durant deux ans Une étrange voiture va sillonner les rues de Scarbeck Et appelez-la la Scan car elle contrôle le stationnement à la place de l'agent qui devait aller de véhicule en véhicule. Cette voiture pourra scanner jusqu'à 20 000 voitures par jour. Claire Bargelès vous nous l'a présentez. c'est d'ailleurs une première en Belgique. Le véhicule gris ressemble à une voiture classique, à l'exception du toit. Dessus est fixée une boîte blanche et noire qui renferme des caméras. Sophie Chastanet, employée de la société Rowers. En tout, il y a 12 caméras. Il y a des caméras haute définition et des caméras infrarouges pour pouvoir euh, contrôler dans toutes les conditions le jour, la nuit. À l'intérieur, il suffit d'un seul agent pour effectuer la tournée, comme l'explique Pablo Rowers, le directeur de la société en charge du stationnement escarpé. L'agent, en gros, n'a pratiquement rien à faire euh, sauf à, à se concentrer sur la conduite. Ces caméras, elles, elles, elles mesurent et géolocalisent très précisément la plaque avant et la plaque arrière de la voiture, ce qui fait qu'on a un point de géolocalisation de la voiture extrêmement précis. Ça, c'est le bip qui euh, envoie, en fait, euh, par la 4G, les photos. Les plaques sont envoyées dans une base de données et l'agent n'aura plus qu'à faire un second passage quelques heures plus tard pour détecter les voitures qui n'ont pas bougé et qui n'y sont pas autorisées. Les cheveux en charge de la mobilité Denis Grimbergs compte sur ce nouveau système pour mieux réguler le stationnement. Il n'y a aucun doute qu'il y ait des problèmes en matière de stationnement donc c'est sûr que nous intensifions le contrôle pour cette raison-là. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser les moyens de nouvelles technologies pour augmenter d'une certaine façon la productivité du contrôle. Pour l'instant, seules les zones bleues sont contrôlées automatiquement mais à partir d'octobre les zones rouges seront à leur tour dans le viseur de la scancar. À des explications signée Claire Bargelès. Merci Delphine pour ce journal. Dans un instant, le journal des sports. Avant ça, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. À 18h08, comment ça roule Est-ce que c'est compliqué ce soir Est-ce qu'il y a quelqu'un au centre Pérex pour nous informer sur les routes Alors on retournera à Pérex dans un petit instant. Heureusement, François Zaleski, lui, il est là pour le journal des sports. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 et si les entrepreneurs Wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit, c'est le cas, CBC Banque Assurance décidait d'avancer. Vivacité, le journal d'espoir. En même temps, il y a foot, il y a Euro 2016, donc je peux comprendre qu'à Perrex ils sont en train de regarder le match aussi. Hein, ah ben je les comprends, moi eh c'est oui. mon métier, mais bon, je le fais aussi. <rire> Alors on parle donc de sport avec vous, François, et on a assisté à un premier retournement de situation à l'Euro. Oui, pour la première fois, une équipe menée au score a fini par s'imposer. Et ce retournement de situation, c'est évidemment dans un match purement britannique qu'il s'est produit. Angleterre, Pays de Galles, match à risque et match remporté 2-1 par les Anglais. Bale avait ouvert le score sur coup franc en première mi-temps. Deuxième but de Bale dans cet Euro deux fois vient offre en direct, même si cette fois c'est vrai que le gardien anglais Joe Hart aurait sans doute pu faire mieux. Les Anglais ont égalisé via Jamie Vardy en deuxième mi-temps et Sturridge a marqué le but de la délivrance dans les derniers instants. L'Angleterre a donc frôlé l'élimination, mais elle prend finalement la tête du groupe B devant les Gallois. Angleterre, Pays de Galles, c'était aussi un derby britannique sous haute sécurité. La ville de Lens avait d'ailleurs sorti les grands moyens. 2400 membres des forces de sécurité avaient quadrillé la petite ville du Nord, véritablement Envahi par les Anglais, arrivés par dizaines de milliers en ferry, et même si tout s'est bien passé autour de ce match, la tension était quand même palpable entre deux nations à qui pourtant on le rappelle jouent sous la même bannière en Coupe des ou encore lors des Jeux Olympiques par exemple. En football, c'est différent. Le Pays de Galles et l'Angleterre sont d'authentiques rivaux. Et Bibrusaki s'est allé suivre cette rencontre au Citizen Fox, à cet un peu birlandais du centre de Mons. On écoute le reportage. À l'intérieur du pub, l'ambiance est plutôt au rock. À l'extérieur, le reto football Fred est anglais d'origine, c'est un habitué du bar. C'est quand même chaud entre les joueurs et tout, donc euh, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Je pense que le Pays de Galles a gagné 4 matchs contre l'Angleterre. Depuis 83, et Louis tient le bar, il est anglais et selon lui, les enjeux sont ailleurs. Des enjeux de fierté, des enjeux nationaux, un petit peu. Il y a une grosse séparation avec l'Angleterre maintenant. Voilà pourquoi ce match est celui que les Anglais veulent remporter plus que tout autre. Euh, un petit peu, oui. Surtout euh, comment les Gallois ils ont parlé de l'Angleterre avant le match, en disant qu'on n'avait pas de fierté, les joueurs anglais ne méritent pas une place... Euh dans l'équipe galloise. Mais lui il avoue le sentiment de patriotisme est sans doute davantage présent côté gallois. Comme c'est un petit pays avec pas beaucoup de nationalités différentes qui y habitent c'est peut-être qu'ils ont plus de fierté mais ça n'enlève pas du tout euh, la fierté des Anglais. Si Gareth Bale, la star galloise affirme qu'il ne sélectionnerait personne de l'équipe anglaise, lui est moins pointilleux. Si je pouvais avoir Gareth Bale peut-être. Mais <rire> C'est le seul. C'est le seul ouais. En clair, une rivalité certaine, une tension palpable mais surtout. C'est un match où on se Chari, mais sans plus. Voilà, les Britanniques qui n'en ont pas fini, d'ailleurs pour aujourd'hui, puisque la deuxième rencontre du jour a commencé il y a un petit quart d'heure. Maintenant, rencontre du groupe C qui oppose l'Irlande du Nord à l'Ukraine et c'est toujours 0-0 dans cette rencontre. L'autre match de ce groupe, il opposera l'Allemagne à la Pologne dès 21h. Autre match à risque qui se déroulera au Stade de France, à Saint-Denis. Du côté belge, l'orage est passé après la défaite italienne. Oui, il a pourtant plus sur Bordeaux aujourd'hui, mais c'est vrai que les critiques étaient déjà moins nombreuses ce jeudi. On sent une certaine volonté de laisser l'équipe se concentré avant ce match contre la République d'Irlande. Manuel Jouz, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux auprès des Diables Rouges. Bonsoir. Bonsoir François. Les Diables, ils se sont entraînés à huis clos cet après-midi mais d'après ce qu'on a pu entendre, ils ont quand même pu retrouver deux camarades de jeu un peu plus tôt que prévu. Vous confirmez Oui, effectivement, ben, on avait parlé de deux jours de repos, donc c'est ce qui est arrivé hein, pour Eden Hazard et Kevin De Bruyne, qui sont revenus comme prévu aujourd'hui euh, de leurs blessures, respectivement aux adducteurs et aux ischio. Alors apparemment, Eden Hazard a pu s'entraîner vraiment à fond, à 100%, avec, euh, d'après Marc Wilmot, quelques gestes de classe mondiale. Kevin De Bruyne doit encore, dit-il, un peu doser ses efforts par rapport à ses ischio, et on jugera de la réaction ce soir. Mais donc, tout le monde était là, les 23 joueurs, l'état d'esprit était excellent par et cet entraînement s'est composé notamment de trois oppositions 11 contre 11, trois fois dix minutes et Marc Winmot a changé trois fois d'équipe à l'occasion de ces oppositions. Donc difficile de lire entre les lignes bien entendu puisqu'il n'a strictement rien dévoilé de ses plans par rapport au match de samedi contre l'Irlande. Mais nous avons eu l'occasion de nous entretenir également avec Jordan Lukaku qui nous a expliqué qu'il s'attendait à du changement, même s'il n'était pas encore au courant de l'équipe, lui non plus, mais qu'à son avis, il ne jouerait sans doute pas, il ne s'attend pas à ce qu'on touche aux joueurs là derrière à gauche, Vertongen et à côté de lui, Vermeulen. En revanche, peut-être un petit peu plus d'offensive sur le flanc droit, ce qui accréditerait la thèse d'une titularisation de Thomas Meunier à la place de Laurent Simons. Cela paraîtrait assez logique, mais ce ne sont donc jusqu'ici que des supputations par rapport à cette équipe. Et pour le reste, Mark Wilmot a dit, par rapport aux attentes aussi, au match couperet qui nous attend, jamais on a dit qu'on allait être champion d'Europe. Lui non peut-être, mais des joueurs l'ont quand même dit. Jamais on n'a dit non plus qu'on n'allait pas passer le premier tour. Donc il n'y a encore rien de mal fait mathématiquement. Deux matchs à jouer contre des adversaires plus faibles. Deux matchs à gagner, bien entendu. C'est ce qu'on leur souhaite, merci Manu On vous retrouvera évidemment demain et dans les prochains jours Pour nous commenter l'actualité de nos Diables Rouges Par ailleurs, on a appris aujourd'hui le nom de l'arbitre Qui allait siffler ce match entre la Belgique et la République d'Irlande samedi Il s'agit d'une pointure puisque c'est le Turc Shunet Shakir Il a déjà sifflé le match Portugal-Islande lors du premier tour de 7 euros Et a aussi œuvré en finale et demi-finale de la Ligue des Champions ces deux dernières années Chez nous, le Sporting d'Anderlecht pourrait enfin avoir trouvé l'entraîneur qu'il cherche Le Sporting négocie en tout cas avec le Suisse René Wehler, 42 ans, il entraînait Nuremberg en deuxième division allemande la saison dernière. Le club allemand a confirmé l'intérêt du sporting pour son coach. Coach qui aime lancer des jeunes et pratiquer du foot offensif. Le profil parfait donc pour Anderlecht qui, de son côté, ne confirme rien du tout, si ce n'est l'arrivée d'un nouveau défenseur latéral droit de Nice Appia, 24 ans. Un Français qui vient de signer un contrat de 5 ans chez les Maux, formé à Monaco. Il évoluait à Caen depuis 3 saisons. Voilà pour le foot, mais on ne parle pas que de ça aujourd'hui sur la planète sport. Il y a aussi Euh, cette question sur le hockey et le cyclisme et puis aussi du tennis avec David Goffin qualifié pour les quarts de finale à Halle Le meilleur joueur de tennis belge était pourtant malmené par Sergei Stakovski sur le gazon allemand. Le grand serveur ukrainien a remporté le premier 7-6-4. Goffin a empoché le deuxième 7-5 avant l'abandon de Stakovski à 2-0 dans le troisième set. En quart de finale, il affrontera le vainqueur du match entre le Tunisien Jaziri et surtout le Suisse Roger Federer. Chez les dames, Yanina Wickmayer a sorti la danoise Wozniak qui au deuxième tour à Birmingham victoire 6-4, 6-7, 6-2 face quand même à l'ancienne numéro 1 mondial en cyclisme journée néerlandaise sur le Tour de Suisse, Peter Winning a remporté la sixième étape en solitaire au sommet d'Amden à son compatriote Will Kelderman prend les commandes du classement général le français Brian Cocker a lui remporté au sprint la première étape de la route du sud et puis en hockey la Belgique tentera ce soir de poursuivre l'aventure au Champions Trophy à Londres les Red Lions affrontent la Grande-Bretagne à 21h et la victoire est impérative pour espérer disputer encore un match de classement. Enfin, double événement à pointé aux états unis D'abord, l'US Open en golf. Le premier tour a dû être interrompu à cause de l'orage, mais ça vient de reprendre. À suivre aussi, la nuit prochaine, la sixième manche de la finale du championnat NBA. C'est du basket, donc. Les Golden State Warriors seront sacrés champions pour la deuxième saison d'affilée s'ils s'imposent cette nuit à Cleveland. Merci François. Et forcément, vous... il y a quelqu'un qui passe nous voir si le score bouge à Ah, de Je 16. demanderai à Eric Libois de venir vous faire un petit coucou, bah évidemment. oui, qui passe tout à Vous savez, il y a à boire, il y a à manger. J'allais dire, et il, y a il est la bien télé. Venu, Il y a une sonnette. Il fait comment pour bien entrer Bien sûr. Bah, alors, vous savez qu'en ce moment, la porte, il suffit de l'ouvrir pour qu'elle fasse du bruit. Donc, voilà. il, il doit même pas s'annoncer, parce que dès qu'on bouge cette porte, ça fait. Je vais tester en sortant. Vous me direz. Bah, bah, allez, y sortez en direct. <rire> allez, merci. Allez, au revoir. Hein. Voilà, vous allez entendre. En fait. <rire> et, oui, c'est un peu ça. Vous allez entendre que cette porte fait énormément de bruit. Allez-y. Voilà, vous l'ouvrez et quand vous allez la refermer, ça va s'entendre à l'antenne. Voilà, et forcément ça ne marche pas au moment où je veux faire la démo. Il <rire> est 18h17. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. En même temps c'est ça l'efficacité des équipes de la RTBF parce que hier à la même heure je vous disais que cette porte grinçait et eh ben, ça a déjà été arrangé aujourd'hui merci aux équipes. 18h17 c'est l'heure de repartir avec des cadeaux un voyage au Canada si ça vous tente Ben tendez bien l'oreille puisque vous allez pouvoir repartir avec un séjour pour deux personnes six jours là-bas six nuits avec euh, l'hébergement en bed and breakfast le vol aller-retour bien sûr parce que sinon si on vous donne pas le transport bah c'est compliqué quand même d'y aller euh, vous avez la voiture sur place pour vous déplacer puis des visites guidées tout ça c'est à l'occasion euh, euh, de la fête nationale du Québec. Elle aura lieu le 23 juin et vous pourrez la fêter à Bruxelles, cette fête nationale au Moudeur Lambic Fontenasse à Bruxelles. Alors pour repartir avec votre séjour, il va déjà falloir repartir avec un panier garni aujourd'hui, avec plein de bons produits euh, au sirop d'érable, offert par Maple Browd. Pour ça, il suffit de me dire ce que veut dire une expression québécoise en français. Vous traduisez du québécois au français en réalité. Écoutez l'expression du jour. « Être aux oiseaux »« Être aux oiseaux » Qu'est-ce que ça veut dire Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à m'envoyer ça par SMS au 6003. Et si vous séchiez un petit peu, pensez aux oiseaux. Les oiseaux, c'est joyeux. Les, les, les oiseaux, ça peut rendre heureux. Donc peut-être qu'il y a un indice là-dedans à aller chercher. 6003, vous m'envoyez ce que veut dire être aux oiseaux. C'est 75 centimes le message. Et tout à l'heure, peut-être que je vous appelle pour vous qualifier pour la finale de vendredi. Et déjà vous offrir ce panier avec plein de bons produits québécois. Et il y en a des bonnes choses là-bas. On prend un petit peu de poids derrière, mais c'est bien bon. Dans un instant dans le 5 à 7 on va parler des hôtels, les hôtels qui se plaignent Vous réservez peut-être des hôtels sur Booking.com Et il y a une association d'hôteliers qui est pas contente Voilà qui s'énerve un petit peu contre Booking.com Vous saurez pourquoi dans un instant On parlera de nourriture avec Candiscoter aussi qui arrive c'est le Dico Food tout ça c'est la suite du 5 à 7 On apprend donc aujourd'hui dans la presse que les hôteliers ne sont pas contents parce que booking.com prend probablement trop d'argent. En tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse aujourd'hui, trop d'argent aux hôteliers lorsque vous faites une réservation. Eric Rati, vous êtes vice-président de Horeca Bruxelles et vous êtes ce soir dans le 5 à 7. Bienvenue, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je représente effectivement la Fédération Horeca Bruxelles, la section hôtel. Oui. Vous avez trois fédérations qui existent en Belgique, la Fédération Wallonne, Tourisme Flandre, donc la fédération flamande et la fédération euh, Bruxelles qui, elle, est euh, bilingue. Et c'est que la euh, fédération de Bruxelles qui est fâchée aujourd'hui ou c'est tout, toutes les fédérations Non, c'est l'ensemble des fédérations mais qui sont déjà en discussion depuis un certain moment, mais disons que l'initiative est partie de Bruxelles. Et qu'est-ce euh, qui qu vous fâche, Éric Parce que la situation est catastrophique pour les indépendants, qui dépendent principalement de la clientèle touristique, contrairement aux chaînes qui vivent plus du tourisme d'affaires, les missées étant tout ce qui est congrès et autres. Or, les attentats ont touché Aventem et le métro ont touché directement les touristes très sensibles à l'aspect sécurité, qu'ils soient d'Amérique du Nord ou d'Asie, la moitié de la clientèle touriste a disparu à Bruxelles. Eric. Et euh, bon, ben Forcément, c'est un peu plus difficile pour les touristes. Et qu'est-ce qui pose euh, problème les avec les sites de réservation Pour les hôtels indépendants. Alors, Vous avez des structures telles que, parce que bon, nous sommes dans la digitalisation. donc Nous ont, nous sommes dans un dans un monde où tout se passe par le smartphone ou par Internet. Vous avez des Société euh, qui dépend, par exemple Booking, ça dépend de Priceline, sachez que Priceline, c'est 55 milliards de dollars, que Booking est une société qui est immatriculée aux Pays-Bas qui comprend 9, 937 312 Eric, établissements Eric, je, je vais juste me permettre Donc de, de vous dire qu'on qu va pas aller spécialement dans les détails techniques, Voilà, mais, mais aujourd'hui qu'est-ce qui pose problème Alors, nous, avec en, les sites de réservation En fait, en fait si vous voulez il euh, y a euh, un accord cadre qui a été fait mais suite à, à une euh, disons qu'ils ont légiféré dans, dans plusieurs Euro, dans trois pays européens interdisant ce qu'on appelle la parité donc vous êtes en Belgique actuellement vous êtes obligé de mettre sur votre propre site internet de mettre exactement les mêmes conditions que vous allez faire euh, sur euh, sur un site de réservation en ligne tel que booking.com donc vous ne pouvez pas, euh, pas faire moins cher vous ou ne plus pouvez cher. pas faire moins cher donc vous avez un problème de parité il y a un problème de contrats qui ne sont pas des contrats de mandat et le troisième problème qui n'est pas le moindre c'est que que euh, fa ça favorise fortement euh, les sociétés hôtelières internationales aux dépens des plus petits hôteliers parce qu'ils payent moins cher de commission. Bon une commission moyenne d'une chaîne internationale telle que Hilton ou, ou le groupe Accor se situe entre 12 et 14%. Si vous ajoutez euh, bon, le, le fait d'être en première page, mettre un doigt euh, euh, lancé vers le haut, euh, avoir une meilleure encore. Je dis ce que je pense. Euh, Euh, et je suis là pour parler vrai, nous sommes là pour défendre un secteur, et pas pour, euh, nous ne sommes pas une association d'hôtels, nous sommes Eric, là pour défendre de... un, total, un secteur. Et euh, bon, ben, c est, c est, c est, vous avez 6% de plus, donc en moyenne, les chaînes hôtelières payent 18% de commission sur chacune des réservations qui passent via le site. Ouais. Par contre, un hôtelier indépendant qui n'a pas une structure internationale, qui n'a pas le même poids, que ces structures internationales qui ne peuvent pas bénéficier d'une réservation centrale intégrée va payer grosso modo 5 à 6% en plus D'accord, donc ce qui est énorme sur les réservation, le ça représente jusqu'à 25% du prix de, de, de, de l'achat. Ça voilà. peut aller entre 20 et 23, 24, 25% du prix et en période de basse saison, ils font des opérations marketing où ils vous demandent encore de diminuer le prix de 10% de façon à être plus « vendable entre guillemets euh, » vis-à-vis de certaines clientèles. Donc au total... L'hôtelier indépendant qui, lui, a une plus petite structure, qui ne peut pas attaquer des marchés d'affaires et autres, est pied et point lié à ce qu'on appelle les OTA, c'est-à-dire « online travel ». Euh, agencies. D'accord. Et alors, euh, que, que le message soit clair, Eric, les alors, internautes euh, doivent arrêter d'aller sur les sites de réservation et réserver en direct, ou les sites euh, de réservation il, doivent être plus il, souples il, il, est, il est clair, clair qu'en réserva en réservant en direct, et il y a d'ailleurs toute une, toute, une, toute une campagne de promotion qui se fait actuellement euh, en Flandre, euh, veuillez réserver en direct. Mais ce n'est pas ça qui va régler le problème. Je crois que quelque part, euh, et là on remercie le ministre Borsu de. Euh, d'être intervenu, bien que ça ne soit pas dans ses compétences, euh, et nous espérons que le ministre Peters, qui a ça dans ses compétences, va faire comme en France une législation qui va obliger que la parité étroite, c'est-à-dire laisser la possibilité à la personne de mettre le prix et le, de vendre les chambres comme il l'entend, de façon à pouvoir évoluer dans la digitalisation et avoir devant lui un panel qui est tout à fait clair, une belle clarification en disant « je choisis ça, je veux être là, Je paye autant. De cette manière-là, mmh. les gros hôtels et les grosses chaînes ne se retrouveront pas en front page, mais se trouveront euh, d'une manière plus, euh, plus ah, Ça distrait à la sonnerie. Oui, oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui vous a reconnu à la radio, Eric Pardon, je, je crois dit... que oui. ben, ça va disparaître tout seul, parce que je, ah, ben, voilà. euh, je ne savais pas que j'avais pas été Vous savez comment on fait -moi. pour si jamais vous ne savez pas quel bouton c'est, vous prenez, vous jetez par terre. Généralement ça s'arrête. C'est ce que ah j'ai fait. Voilà. <rire> Eric, non. en tout cas, on entend bien le message. Quand est-ce qu'il y aura une réponse de booking Quand est-ce que vous les rencontrez Ah, ah, ah ben écoutez, euh, je crois que quelque part euh, nous espérons que euh, l'ensemble des trois fédérations belges qui représentent le secteur des établissements touristiques parce qu'il n'y a pas que les hôtels, il y a les cafés, les restaurants, il y a, il y a oui. tout ce qu'on appelle les plateformes collaboratives. Euh, bon, euh, la La grande hôtellerie euh, de Chêne ne représente, représente moins de 10% des hôtels qui sont situés en Belgique. Il y a oui. grosso modo 1300 hôtels. Mais Donc... quand Euh, nous, avons, nous avions une réunion hier, ben, Ils viennent suite à l'intervention du ministre Borsu, ben, ils viennent de demander de postposer la réunion de façon à ce qu'un directeur des publics affaires soit présent à cette réunion. Donc cette réunion sera postposée, nous espérons, avant le 26 juin. Les trois fédérations y seront présentes. On faire que la situation pourra la alors discussion et obtenir les, les justes choses pour la défense, aussi bien des grands... Que des petits. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Eric. Je vous souhaite une excellente soirée. Il est l'heure tout de suite de retrouver le disco food avec euh, con, avec euh, Candiscoter. Mais juste avant un point RTBF Mobile Info. On a le jingle oui. ou pas Alors, oui, il y a un conducteur fantôme à vous à signaler, Pierre Collarboni. Exactement, oui, sur la National 90, Charleroi-Namur, on risque de rencontrer un conducteur, donc roulant un contresens. Il était il, était, il, était, il était il y a quelques instants à hauteur de Sambreville, donc aucun dépassement, tenez bien votre droite, ouvrez l'œil -le et levez le pied. National 90, Charleroi en direction de Namur, à hauteur de Sambreville, un conducteur à contresens. Merci pour cette information. Priorité, forcément, à vos conditions de circulation lorsqu'il y a des dangers. 18h26, dans un instant, on retrouvera qu'en le dico Foot, ce sera juste après les news de 18h30. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant 19h. Alors écoutez bien, si vous êtes un petit peu tendu au travail, ça arrive parfois, Vous êtes euh, le matin vous arrivez en pleine forme, puis à la pause de midi, et là l'après-midi, ça retombe un petit peu, vous êtes un peu fatigué. Eh bien, il y a du yoga qui peut vous aider. Non seulement il y a une journée du yoga, le Yoga Day qui est organisé ce week-end à Bruxelles, mais en plus il y a dans la presse aujourd'hui cette info qui nous dit que vous pouvez faire une espèce de micro-sieste, et on fera le test en direct tout à l'heure, pour vous sentir mieux au travail de l'après-midi. Tout ça, ça arrive dans quelques minutes. Et puis, on s'intéressera aussi euh, à un problème que vous connaissez. Alors, je m'adresse plutôt aux, aux auditrices de Vivacité, le choix du fond de teint. Comment vous faites pour choisir le bon fond de teint Personnellement, ça m'arrive assez peu souvent, je ne vais pas vous mentir, de sélectionner du fond de teint. Mais apparemment, il y a le, le site web qui a été créé aujourd'hui, qui euh, vous permettra de ne plus jamais vous tromper de fond de teint. On en reparle avant 19h. Wow, ces lignes séduisantes <rire>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 Chérie, en dix lettres, expérience mode unique à proximité. En dix lettres Facile, carré. les meilleures marques sélectionnées pour nous. Un service personnalisé et le meilleur rapport qualité-prix. Bon, et eh ben, allons vivre une expérience unique chez Poincaré. Plus d'infos sur Poincaré.eu Ils se sont donné une mission, foncer vers leurs rêves et assurer leur avenir.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 et nous aussi chez Vandenborg avec les toutes dernières technologies pour la meilleure expérience visuelle Venez choisir votre TV et emportez-la directement ou faites-la vous livrer dans les deux heures ou commandez-la aujourd'hui sur vandenborg.be et elle sera livrée et mise en service gratuitement demain TV, multimédia, électro Vandenborg, la confiance Va swinger à viser. Du 16 au 19 juin, grande braderie et ambiance festive. Samedi et dimanche, 30 ans du festival de jazz. On sort les tonnelles. Parking gratuit et animation. Magasinez à viser ce week-end. Avec qui à donner La parfumerie Eve et la papeterie Wagelmans à viser. Un petit mot sur cette nouvelle victoire Je pense que, dans un simple, l'équipe a fait mon Ben, moi, chérie, je pense qu'il est temps de lever ses petites fesses et de filer chez Biemarbois. Le plus large choix de terrasses, bardages et aménagements extérieur. Ça, c'est un trio offensif de rêve. Bié-Marbois, à Soumagne et Malmedy, l'équipe la plus complète pour vos aménagements extérieurs. Bié-Marbois, des conseils diablement pro. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Vivacité. Jusqu'au 25 juin, Shopping Cora Recours vous invite au salon des nouvelles technologies. Réalité augmentée, objets connectés, écran tactile géant, hologramme, jeux, animations et démos high-tech en galerie. Vivez des moments intenses entre amis ou en famille et profitez d'offres de remise haute définition. Le futur est déjà au Shopping Cora Recours. Une maison Batico Oui, une maison prête à vivre. Tout est vraiment fini. Vraiment Et l'extérieur Ils ont pensé à tout, des raccordements, aux plantations, tout est entièrement terminé. Oui, mais à l'intérieur Aucune surprise, tout y est. Volets, parquets, meubles de salle de bain et même une cuisine entièrement équipée avec électro de qualité allemande. Et le délai et le prix Chez Batico, pas de mauvaise surprise. Les prix sont renseignés tout frais compris. Et les délais, ils sont toujours respectés. Batico plus qu'un nom, Une signature. Surfez dès maintenant sur Batico.be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 18h30, voici les titres de l'actualité avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. On vient de l'apprendre, la police annonce la mort de la députée britannique pro-Union européenne Jo Cox, attaquée et blessée par balle ce jeudi près de la ville de Leeds dans le nord de l'Angleterre alors qu'elle tenait une permanence. Elle avait été transférée à l'hôpital dans un état très critique. Le piétonnier bruxellois On en sait désormais plus sur ses futurs contours. Le bourgmestre Yvan Maier annoncé non pas la réduction du piétonnier en tant que tel, mais de la zone strictement piétonne. Surtout, le piétonnier initial est scindé en trois zones. Une première zone, la bourse et ses alentours, sera réservée aux piétons. Une deuxième zone, la place de Broucaire où deux voiries supplémentaires seront aménagées, dont une pour les livraisons pour les commerces. Et puis une troisième zone, côté Fontenasse, le site sera réaménagé et les voitures pourront y rouler. L'ambition est de démarrer les travaux en septembre. Premier chantier, la place de Broucaire. Un accord à la SNCB après trois semaines de grève. Fumée blanche entre direction et syndicats. Les représentants syndicaux ont proposé de lâcher deux jours de récupération. En échange, la circulaire à l'origine de la grève spontanée des cheminots entre le 25 mai et le 3 juin est retirée. L'Euro de football et les Anglais qui remportent le derby britannique 2-1 face aux Gallois. Le but décisif est tombé dans les arrêts de jeu, but de, de Sturridge. Les Gallois avaient ouvert le score par Bale en première mi-temps. Vardy avait égalisé peu avant l'heure de jeu. Depuis 18h, l'Ukraine affronte l'Irlande du Nord. Une demi-heure de jeu, toujours 0-0. Et puis ce soir, Cyril, 21h, une autre belle affiche. L'Allemagne face à la Pologne. Ah, ça va être intéressant, regardez ça. Et c'est à suivre sur les médias de la RTBF et entre autres sur Cité. Merci David, à tout à l'heure, 19h. Un petit coup tout de suite Dominique. Avec des averses qui vont s'espacer la nuit prochaine, minima 9 à 12 degrés, mais ces averses seront de retour dès demain matin. On peut même craindre des orages qui pourront s'accompagner de fortes pluies, voire de grêles. Côté maxima 15 à 21 degrés. à partir de samedi, on va revenir à un temps sec, mais il fera encore très nuageux et les maxima ne dépresseront plus 14 à 17 degrés, même topo pour dimanche, temps sec, nuageux et plutôt frisqué toujours des maxima qui ne dépasseront pas 17 degrés. Merci Dominique. On part sur les routes. Le RTBF Mobile Info tout de suite avec Pierre collard bovis Que se passe-t-il Oui, avec euh, toujours des ralentissements pour accéder à Bruxelles sur le de son nom de Namur à partir de jésus -Saint. Une bonne nouvelle, c'est que la perte de mazout sur le ring de Bruxelles, eh c'est terminé en circulation intérieure. Donc, les temps de parcours sur le ring commencent déjà à, à, à diminuer puisqu'il n'y a plus que 23 minutes supplémentaires pour l'extérieur grand bigard plus que 23 minutes également pour l'extérieur Zahmetem Grand-Bigard, plus 22 pour l'intérieur au titre Grand Bigard, plus 15 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 12 pour l'intérieur Carrefour Léonard au titre. Notez cet accident sur, sur le ring de Bruxelles, pardon, en circulation extérieure à hauteur de la sortie 6, c'est la sortie Villevorde la bande de gauche est neutralisée en direction de Grand Bigard. Et puis un accident sur le 19 envers Bruxelles à hauteur de Villevorde là c'est la bande de droite qui est neutralisée et il y a des fils en direction de Bruxelles. Notez encore ce véhicule en difficulté à Bruxelles dans le tunnel Louise, la bande de droite est neutralisée en direction de la Basilique. Et puis quelques ralentissements dans, la, dans beaucoup de tunnels de la Bruxelles. De, de la capitale, pardon. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est l'heure à 18h34, un petit peu en retard par rapport à d'habitude, mais il y avait un conducteur fantôme juste avant les infos. De retrouver Candy Cotter pour le Dico Food. Dico Food, Dico Food, Dico Food, Dico Food. Le Dico Food 15 7. Hello Cyril, hello tout le monde Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre T. On va travailler le tahini. Alors le tahini, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Le tahini, c'est de la purée de sésame, simplement, qu'on trouve dans tous les supermarchés, tous les supermarchés, dans les rayons style, rayons orientaux euh, ou produits exotiques. Vous allez voir, c'est simplement des bocaux avec une pâte blanche à l'intérieur. Il est marqué tahin ou tahini dessus. C'est le même produit. Et c'est de la purée de sésame. En gros, c'est pas compliqué du tout à utiliser. Et c'est une très bonne base parce que c'est assez moelleux, assez gras et ça vous permet d'être un bon liant. Et ce qu'on va travailler ici c'est un dessert, donc des petites bouchées de tahini à la noix de coco ça va vous faire des espèces de petits brownies bien moelleux ce qui est intéressant c'est que c'est sans cuisson donc vous avez plein de nutriments parce qu'on va mettre plein de bonnes choses dedans, c'est vraiment un, un bon snack, dessert gourmand pour les enfants. Ceux qui aiment les pâtisseries orientales euh, un peu miel ou coco ou un peu euh, moelleuse, un peu, un peu sésame ici en l'occurrence, vont se régaler, c'est mon cas, j'adore ce genre de choses et on va travailler la date pour avoir notre fond plus, plus dense qui va vous permettre d'avoir cette bouchée qui aura la bonne texture. Il vous faut donc 60 g de tahini, cette purée de sésame euh, magasin bio aussi hein. 150 g de date, prenez des dates tendres euh, 80 g de noix de coco en poudre et là-dessus, vous ajoutez juste deux cuillères à soupe rase d'huile de tournesol celle Lion, et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, petite pincée de sel vous mixez tous les ingrédients au robot jusqu'à ce que votre mélange soit homogène c'est tout Où vous mettez la préparation dans un plat. J'utilise un plat style plat rectangulaire, 10 sur 20. J'ai une sorte de moule à tarte, euh, style tarte à abricot un peu en longueur, comme ça. Ben, si vous avez ça, c'est parfait. Sinon, un, un moule un moule carré brownie, ça fonctionne aussi. Vous chemisez de papier sulfurisé, vous égalisez la surface à la spatule. 30 minutes au congélo, et puis ensuite, vous coupez en carré en bouchées, et vous réservez au réfrigérateur, ce qui vous restera. Il ne vous en restera pas beaucoup d'emblée. Mmh, j'ai bien l'impression, merci beaucoup Candice on retrouve tout ça sur vivacité.be il est 18h36 jusqu'à 19h sur vivacité. On va s'intéresser au yoga cet après-midi dans l'émission. Alors pour deux choses, c'est que premièrement, il y a dans l'actu aujourd'hui un article qui nous parle des, des petits trucs pour pouvoir se détendre quand on est au travail. L'après-midi, vous avez peut-être ça, vous savez, ce moment où vous avez envie de rentrer chez vous, vous êtes un peu fatigué et il y a des astuces pour vous redonner du tonus après, euh, après cette pause de midi. Et puis l'autre actu, c'est aussi que ce week-end, vous allez pouvoir participer au Brussels Yoga Day et justement, l'organisatrice est avec Moi, c'est Bernadette Herpicume. Bonsoir, Bernadette, je vais y arriver. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7, Bernadette. J'espère que vous allez bien, vous êtes détendue, vous, tout le temps. Absolument, détendu, pas de stress. La formule, le yoga. Parfait. Alors justement, ce week-end, le 19 juin précisément, au Bois de la Cambre, à Bruxelles, il y aura le yoga dé. Un petit mot sur ce que c'est Alors c'est la troisième édition, donc c'est une session géante de yoga qui est proposée à 2000, 3000 personnes, et cet événement est organisé à l'occasion de la Journée internationale du yoga qui était proclamée par les Nations Unies. 178 États membres qui célèbrent tous le premier jour de l'été. Cette année-ci, c'est un mardi, donc l'événement est offert à tout le monde initié ou non, donc étant dimanche, de manière à ce que tous puissent venir en famille, femmes, enfants, initiés, non-initiés, femmes enceintes, tout le monde. Tout le monde peut venir vous rendre visite ce week-end. Dans, dans l'actu aujourd'hui, je le disais, il y a cette info qui nous explique comment nous détendre quand on est au travail. Alors ça concerne beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de vivacité. On est rentré de la pause de midi et puis l'après-midi, on a ce petit coup de pompe, là. on n'arrive plus à être dedans. Comment on fait Est-ce que vous avez des astuces pour redonner du tonus l'après-midi Alors là, le secret, c'est la respiration, c'est la ah. relaxation. Alors, peut-être un petit truc. Donc, en fait, ce qu'on apprend au niveau du yoga, cette relaxation, ça nous permet de faire un équilibre du système nerveux autonome ouais. entre le sympathique et le parasympathique. Tout ça, c'est très compliqué dans les faits. Mais en fait, très simplement, je vous invite tous à fermer les yeux. Alors, on fait Quelque le test en direct, là Alors, fermez les yeux. On ferme on les yeux. Attention si vous êtes en voiture, simplement. sinon on va faire un RTBF mobile info spécial. Oui. Alors on là, là, on se met sur la droite, simplement. On va, on va, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous mettez la main sur l'abdomen. Et vous inspirez, inspirez longuement, inspirez. Vous gonflez l'abdomen. C'est gonflé, Gardez. Là. ça a explosé. Et expirez lentement par l'étoile. Ah, on expire tellement qu'on n'entend plus rien au téléphone. Donc, on souffle, là. Voilà. Alors, le yoga, ça détend, mais ça perd du réseau, visiblement. Mettez-vous juste où il y a du réseau, qu'on puisse bien vous entendre, Bernadette. Là, vous m'entendez Oui, là, dans le coup, on vous entend mieux. Expirez lentement, on expire. calmement, avec un temps un peu plus long. Pour chaque inspiration, vous exercez cette pratique pendant dix minutes. On peut réinspirer, parce qu'il y a plus d'air, Inspirez, ah, voilà. gonflez la et expirez. On peut encore faire une autre pratique. C'est vraiment essayer de faire votre météo intérieur. Et simplement ah, d'essayer. De... Ça c'est un autre système. C'est la sieste que David pratiquait cinq minutes tous les après-midi pour renforcer sa créativité. Alors là, vous étiez, vous pouvez rester debout, assis, pendant quelques minutes simplement. Vous essayez de vous concentrer sur l'intérieur de vous-même vous posez simplement vous respirez par les narines pour qu'il n'y a personne en voiture on peut le faire ouais. et vous réfléchissez est-ce que l'air est frais est-ce qu'il y, est est qu y a une odeur particulière et puis essayez simplement de sentir les sensations dans la région du cœur. ensuite vous essayez de visualiser les yeux mi-clos trois bandes de couleurs en haut, orange. Au milieu, elle est grise. Orange, là, on aime bien chez Vivacité. Violette, on va y arriver justement. Ouais. Et là, vous vous demandez quelle est la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Peut-être que... devant un micro. Les tensions et votre mental est inondé de pensées. Vous vous sentez dans la zone de l'hyperactivité. Vous êtes orange. Ou alors, au contraire, vous vous sentez tout mou. Je suis conflits. Casimir énergie, ça c'est le Berry. ou alors vous êtes au contraire plein de vitalité et ça c'est encore autre chose vous êtes dans le violet. mais quelle que soit finalement la zone dans laquelle vous êtes vous accueillez vos sensations du moment on fait simplement abstraction de toutes ces pensées automatiques. Est-ce que j'ai fermé la porte ce matin Est-ce que j'ai parlé à mon patron C'est simplement essayer d'apprendre à jauger ces pensées au moment même et de respirer. Et la respiration, vraiment, vous relâchez ou renforcer l'abdomen comme un bébé qui s'endort. Il vous enleait tout le toxique à l'intérieur de vous. En tout cas, là, je ne sais pas je... si c'est l'effet de se parler Bernadette, mais rien que de vous avoir au téléphone, là je suis je suis ailleurs, je suis déconnecté grâce à vous. Vous êtes déjà zen Ah ouais, là Allez, non. Et bien donc, on si, on, si on veut en, en vivre plus, en savoir plus, on vous rejoint ce week-end au Yoga Day à Bruxelles alors, c'est ça le message. Hein. Ce week-end est très important, c'est que nous avons fait réaliser par euh, ILPS, nous avons un petit schtroumpf Yoga. Qui est donc Le T-shirt sera vendu au profit de l'Unicef cette année-ci pour un projet pour les enfants humains, ah ça, déployé par l'Unicef. Et nous avons bénéficié aussi du soutien de 20 entreprises bruxelloises qui permettent la mise en place de l'événement. Et elles se sont toutes regroupées autour d'un slogan « Be Zen, Be Brussels, Be Yoga eh ». Hier, nous avions un petit Manuclipis habillé avec le T-shirt Yoga qui est là aujourd'hui comme symbole de paix dans le monde et qui sera transporté le 21 juin à Delhi et il participera symboliquement aux conférences basées sur l'appel en Le Monde. C'est sur ce beau message qu'on va se dire au revoir Bernadette et qu'on se retrouve dimanche pour faire du yoga dans le bois de la cambre. À dimanche, 10h30. À bientôt. Bonne soirée Bernadette. Et voilà, comme ça vous avez des petites astuces pour vous détendre quand vous êtes au travail pendant la journée. On inspire on expire. Et puis c'est pas quand l'exercice s'arrête, on n'arrête pas de respirer. Sinon, là, vous serez complètement détendu. Un petit peu trop, peut-être. Une toute petite pause, et puis on revient pour la suite de ce 5 à 7, avec encore beaucoup de choses à faire avant 19h, entre autres, savoir qui va repartir avec le séjour au Québec. Luminus soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service.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 Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de... Vivacité. Alors demain, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Vivacité matin, info et bonne humeur, Vivacité. dès 4h30. Vivacité et la Une présente, les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival Yégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des diables sur un écran géant à Corommeuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be Avec la DH et Moustique. Vous serez des millions à suivre Les Diables pour l'Euro 2016, à filmer ces instants de joie, d'émotion et de fête, en famille, entre amis ou en solo. Devenez peut-être les héros de notre documentaire Les Diables et moi en envoyant vos meilleurs moments vidéo pendant l'Euro sur la page Facebook RTVF Sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Tu sais toi comment on appelle les habitants de Blény euh, Les Bléniens, les Bléniésiens. Bienvenue à Blény, journée d'information ce dimanche 19 juin.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 Tous les soirs dans le 5 à 7, on revient sur l'histoire de void c'est Pop Story, c'est avec Marc Pop. Toeska. Story. Pop story. On ne peut revenir aux années 80 sans un petit clin d'œil à l'auteur-compositeur le plus incontournable de la décennie. Je veux parler bien sûr de Didier Barbelivien Qui de tout le gratin de la chanson francophone Peut aujourd'hui se vanter d'avoir collaboré Avec des chanteurs aussi différents que variés Comme Johnny Hallyday, Sardou ou Céline Dion Qui peut se féliciter d'avoir Tout au long de nos années paillettes Classé des numéros quasi inoubliables Du calibre de à toutes les filles À toutes les filles que j'ai aimées Avant Didier Barbelivien évidemment Qui sont devenues femmes Alors à propos de poésie, je signale aux téléspectateurs la sortie dans la pléiade des œuvres complètes de Didier Barbelivien, voilà, préface de Félix Gray. Pendant des années, une chanson signée Barbelivien représente le gage du carton assuré et du tube en puissance. L'auteur s'est accommodé pratiquement à toutes les tambouilles. Il signe pour l'Eurovision, pour certains artistes en perte de vitesse ou pour en installer d'autres au sommet des hit-parades. Et surtout, il est celui que l'on contacte en priorité pour lancer de jeunes chanteuses, comme en 88, lorsqu'il signe pour la toute débutante Patricia Cass. Oh En 40 ans de carrière, Didier Barbelivien aura donc tout connu et écrit sur les thèmes les plus communs ou les plus invraisemblables pour Rollo Iglesias ou Philippe Laville. Il s'est même accommodé des préoccupations et des problèmes existentiels de la génération prépubère de nos années top. David et Jonathan, c'est lui tout comme un roman d'amitié, une bluette destinée à Elsa et Glenn Medeiros. les voitures qu'il affectionne dans ses clips, on peut qualifier barbelivien d'auteur tout terrain. Et cette polyvalence n'est pas sans risque et peut laisser apparaître une ou deux petites lacunes. Lorsqu'il situe Cuba et Manille sous la même latitude que le Brésil, on comprend que ce cher Didier n'est pas un expert en géographie. Peu importe, avec les Sunlight des Tropiques pour Gilbert Montagnier, il signe un des plus gros cartons de la décennie 80. Il m'a dit, Gilbert, fais chanter mes brebis, fais les danser, fais les vibrer. Sous l'équateur,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 Pointé numéro un dans les discothèques en 1985, Gilbert Montagné sous les Sunlight Tropiques. Top revient demain dans le 5 à 7 avant le best-of des enfants de cœur, le best-of de l'émission de dimanche. On va s'intéresser à un site internet qui, pour les dames surtout, hein, risque de révolutionner votre façon de choisir votre fond de teint. Comment faire pour toujours choisir le bon C'est dans l'actu aujourd'hui, il y a un site qui permet aujourd'hui de ne plus jamais se tromper. Alors, je ne savais même pas qu'on pouvait se tromper. Émilie Vendepoul, vous êtes journaliste mode et beauté chez Flair et vous êtes plus experte en fond de teint que moi. Bonsoir Émilie. Bonsoir Cyril C'est pas ma, ma, ma force hein, le fond de teint Je suis pas numéro ah un sur le fond de teint non, mais... oh ben je croyais. J'en mets rarement, éventuellement parfois en télé <rire> Mais c'est tout, ça s'arrête là euh, il, Donc ce nouveau site internet Je vais vous donner oui. l'adresse dans un instant il, il fait quoi en fait Est-ce que vraiment ça va aider les auditrices de Vivacité mais En fait ce qu'il y a c'est que oui Il va aider les, les auditrices à choisir vraiment la bonne couleur En fonction de sa carnation de peau Parce que ce qu'il y a c'est que c'est super difficile En tant que femme de choisir un bon fond de teint Parce qu'on a déjà euh, On a on va dire, le mauvais réflexe de prendre une couleur qui est trop foncée. Ouais. Et ça, il n'y a rien de pire. Si vous prenez une couleur trop foncée, vous allez en fait avoir l'air plus âgé et peut-être même prendre le risque de ressembler à Donald Trump, ce qu'on n'a <rire> pas du tout envie. Donc en fait, voilà, c'est un super site où vous entrez votre nuance, de, notre, votre nuance de peau et votre couleur de peau. Et en fonction de ça, il va vous conseiller différents fonds. Hein. D'accord. Et donc différents fonds de teint aussi, donc différentes épaisseurs, différentes couvrances, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas forcément que ça couvre trop la peau, il y, y a des femmes jeunes qui veulent une couvrance assez légère. Moi, j'avoue que je, je privilégie la, vraiment une couvrance assez, assez douce. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fond de teint n'est pas là pour donner bonne mine, mais qu'il est là pour unifier le teint et pour couvrir les petites taches et voilà, et les petits boutons, les choses comme ça. Et en fait, la bonne mine, on la porte avec la poudre bronzante et le blush et des choses comme ça. Et donc avec mais, ce site, plus de mauvais, plus d'erreurs, quoi. Plus d'erreurs, mais bon moi ce que je conseille quand même, c'est d'essayer. Mais c'est très simple, il suffit de retourner son bras, vous regardez votre poignet, vous voyez vos petites veines qui apparaissent. Si attendez, attendez, veines... à l'envers. Ouais, donc on retourne. Oui, okay. exactement. Il ouais, y a donc des petites veines. veines. Je Si ouais. vos veines sont vertes, ça euh, veut dire si... que vous êtes une nuance chaud. Si elles sont vertes, tu fais une le médecin, nuance chaudes. non Non, non, non. Et si, si, si vos veines sont plus, plus bleues, alors vous êtes une nuance froide. Vraiment. Ouais. Il y a vraiment une différence entre vert et bleu. Il y a vraiment et des veines vertes, sérieusement Oui, mais oui, tout à fait. Par exemple, moi, elles sont un peu plus vertes. Et donc, je suis une nuance chaude. Et si ah. je suis une nuance chaude, ça veut dire que je dois porter des fonds de teint qui sont plus dans des dans nuances rosées. D'accord. Alors, alors -ce ce que de sont les froids, On porte des nuances dorées, parce qu'en fait, il faut contrebalancer. Et donc, voilà. Ah, c'est comme ça que ça marche alors C'est une petite technique, on fait comme ça et alors ensuite pour tester un fond de teint, on reste sur son poignet et on utilise vraiment la couleur de son poignet on ne prend pas la couleur de son visage on prend la couleur de son poignet si Mais, mais une Imaginons qu'on soit, qu soit bronzé du visage et pas du poignet Mais c'est justement ça le but et justement on ne, on ne met pas un fond de teint dire, quand on est bronzé, profitons-en on est bronzé, on met juste un peu de blush et c'est parti Mais il ne faut pas unifier la peau quand on est bronzé, alors Mais si, on peut l'unifier. Je, pose, vraiment, je la... pose des questions ridicules, mais je ne suis, je suis ah, pas oui, numéro sur le maquillage. Hein. Pas du tout. Bah alors, on prendra oui, on en faire un effet, un fond-teint de qui est plus adapté. Ou alors, on utilise juste un anti-imperfection. Euh, vous voyez ces espèces de petits sticks qui sont super, qui sont des miracles, qui cachent vraiment euh, sur, sur des petites zones particulières. Je suppose que les auditrices de Viva voient de oui, quoi vous parlez. que euh... elles savent de quoi de quoi je parle. Et donc le site internet en question, c'est temptalia.com. Temptalia, Tentalia, on, va, on va le partager sur la page Facebook 5K7 Viva J'ai un, un autre conseil pour, pour, les, pour les filles, vite fait. Ça s'appelle My Color Passport. My color en fait, Passport, oui, ça c'est quoi Oui, tout à fait. Et ça, c'est euh, dans les magasins à Paris Excel, pour 29 euros de Nantes, en fait, les filles, elles peuvent avoir les, les, les conseils vraiment d'une spécialiste qui vient et qui fait les tests de peau. Donc justement, si vous êtes un peu perdu, MMSVEN, est-ce sont vertes ou bleu ou machin, vous allez là-bas et en fait, euh, ils, vous, ils vous font vraiment votre cours, votre passeport de couleur Pour les vêtements et pour le make-up. Donc ça, c'est vraiment génial. Ah bah, ça c'est bien. Donc ça, c'est des, des bonnes astuces. On va mettre tout ça sur la page Facebook euh, de, de l'émission 5 7 du VACITÉ RTBF. Dites, euh, tant que vous êtes là, Émilie, je rappelle que vous allez bientôt venir ici en studio pour une émission spéciale avant les vacances. Ah, mais il paraît. Relooking euh, et tous les conseils avant l'été. Avant, avant vous avez déjà ça préparé avez fait, des choses hein. Mais, stérile, évidemment. Mais je garde tout secret ça me fait peur, déjà quand on <rire> commence à parler de fond de teint et ça je me demande bien ce qui va se passer, ce sera juste avant l'été. Émilie merci beaucoup pour tous ces petits conseils beauté, vous, maintenant je sais comment choisir mon fond de teint et vous voilà. toutes qui écoutez cette émission aussi grâce à ce site internet. Merci Émilie, bonne soirée à bientôt. Bonne soirée, au revoir, au revoir. Dans quelques secondes c'est le tip top la quotidienne qui arrive sur Vivacité avec Philippe Joliot mais avant on va savoir qui repart avec un bon panier gourmand plein de bonnes choses, avec des produits du Canada et peut-être même le séjour d'érection le Québec à l'occasion de la fête nationale du Québec le 23 juin à Bruxelles. Enfin, La fête nationale est au Québec forcément, mais elle est fêtée aussi à Bruxelles. Marie-Rose est avec moi au téléphone, bonsoir Bonsoir Cyril Comment ça va Marie-Rose Ça va très bien Vous avez des problèmes Merci. avec votre fond de teint vous ou pas Le site internet dont on euh... vient de parler ça peut vous aider Oui, ça peut toujours aider, mais j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Ça vous, va. Vous savez choisir tout ça. Vous ne vous, vous oui, êtes jamais oui, trompé oui. de fond de teint, D'accord. Je ne pense pas, non. On me l'a jamais dit, en tout cas. Ah, bah, Marie Rose, si vous êtes là, c'est parce que vous allez peut-être repartir avec un séjour au Canada. Vous êtes déjà allé là-bas euh, Non, jamais. Alors, ce sera peut-être l'occasion. Est-ce que vous ah, connaissez si les produits québécois, les québécois déjà Est-ce que parce que là, vous allez repartir avec un, un panier euh, garni. Vous savez déjà ce qu'il y a là-bas Non, je me réjouis de les découvrir. Alors ça, ce sera grâce à Maple Abroad. Vous allez recevoir, si vous me donnez la bonne réponse, hein, vous allez recevoir ce panier oui. gourmand à la maison. Et alors, on va vous poser une question subsidiaire en antenne. si vous rapprochez oui. le plus de la bonne réponse. Vendredi, c'est vous qui gagnez le séjour, six euh, nuits sur place, avec euh, les billets d'avion aller-retour, la voiture de location, visite guidée euh, au Québec, tout ce qu'il faut. Et tout ça, grâce à la délégation générale du Québec à Bruxelles, à Air Transat, à Go to Canada et au ministère du Tourisme au Québec. On les remercie déjà. Et puis avec vous, on va vérifier si vous avez la bonne réponse. Il y avait une, exp une, une expression à reconnaître, être aux oiseaux aujourd'hui. C'est une expression québécoise, ça veut dire quoi en français Donc en fait ça veut dire être ravi et chez nous on dit être aux anges. On vérifie Si quelqu'un vous dit qu'il est aux oiseaux, c'est qu'il est ravi. C'est comme être aux anges, sauf que chez nous ils ont des plumes sur tout le corps. Mhm, ben voilà, c'est la bonne réponse, ça veut dire que c'est gagné. Pour qualifier Dan San, Max Romeo et plein d'autres, c'est gratuit. Tout le programme sur fête de la Allez-y en transport en commun. Avec le soutien de la fédération Wallonie-Bruxelles, Moustique le Soir et Grand Casino Brussels-Village.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 Il est 19h. David Riffon, bonsoir. Elle a succombé à ses blessures. La députée britannique Jo Cox est décédée quelques heures après avoir été agressée par balle par un homme. D'après les médias britanniques, l'agresseur qui a été arrêté a ouvert le feu sur l'élu travailliste et l'a poignardée à Burstall dans le nord-ouest de l'Angleterre, près de la ville de Leeds. Elle a été transférée à l'hôpital dans un état critique avant donc de succomber à ses blessures en fin d'après-midi. Les circonstances de ce meurtre sont encore assez floues, Olivier Henriot. Oui, et cela s'est passé en tout début d'après-midi près de Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Selon un témoin du meurtre, Joe Cox serait intervenu pour mettre fin à une dispute en rue. Un homme de 52 ans lui aurait alors tiré dessus à plusieurs reprises avant de la poignarder. En commettant son geste, il aurait également crié « Britain first », c'est-à-dire le Royaume-Uni.